Cette émission rock classique en ce vendredi 12 octobre 2012. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui, question de souligner la 12e édition du Trois-Rivières Metal Fest qui se tient en fin de semaine à la Bâtisse Industrielle, l'événement de l'année pour les amateurs de métal en Mauricie. Je vous ai préparé un spécial hard rock et métal donc. On va entendre uniquement cet après-midi du proto-metal, du hard rock et des groupes parmi les pionniers et des vétérans les plus illustres de ce mouvement majeur et très controversé qui sévit depuis plus de 40 ans. Au programme, on va entendre des artistes des formations comme Black Sabbath, Aerosmith Van Halen, Iron Maiden Saxon, Motorhead, Judas Priest Accept, Merciful Fate, Venom Slayer, c r i s i o n Septic Flesh et o p e t h Je vais vous présenter aussi le tout nouvel album de Kiss Monster qui est sorti mardi dernier. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler d'un groupe anglais de hard rock des années 70, soit Budgie. Et je vais vous présenter une face complète d'un album Vénéne Classique paru il y a exactement 35 ans cette semaine, le 14 octobre 1977.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 Qui a été à l'avant-garde d'une véritable révolution musicale dans les années 70. Je parle des Ramones, Rockaway Beach, je vais être vais sur les ondes de la, radio la station des mélomanes de Trois-Rivières. C'est faux, 89.1 FM. Le Ramon e s Rockaway Beach,、euh, morceau tiré de leur、euh, deuxième excellent disque, Rocket to Russia, de 1977, l'année de l'invasion punk à grande échelle. Ça aurait été l'anniversaire d'un des membres de ce groupe、euh, cette semaine. En effet, ça aurait été le 61e anniversaire de Johnny Ramon e cette、oui. semaine. Malheureusement, il est décédé il y a plusieurs années de ça. Il me semble u n cancer.、Euh, oui, effectivement.、Ouais. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b a y L'authentique, le véritable historien de ces fous, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Un é p h、ah. é m é r t e Oui, c'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le t e m p s sur la fascinante. Absolument fantastique histoire du rock.、Euh, Dis-nous, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 8 au 14 octobre? Eh bien, une semaine des plus intéressantes dans le monde du rock, comme à l'habitude.、Oui. Et nous débutons, nous continuons en fait la journée du 8 octobre en 1957, alors que Jerry Lee Lewis enregistre le méga succès Great Balls of Fire. Oui, c'est un de ses grands, très grands、euh, succès avec、euh, All Lot h e Shaking Going On、mm -hmm. qui l e p r é c é d a i t All Lot of...、ouais. est sorti avant. Effectivement.、Mm -hmm. et, uh, Great Balls of Fire, probablement la pièce qui l e a u r d encore célèbre aujourd'hui. C'est la、oui. plus jouée, je crois, de, de, de、oui. dans ses grands succès. Également, en 1964, Ringo Starr passe avec succès son cours de conduite. Ah Oui, ben, il, était, <rire>、euh, il était rendu à 24 ans. Il, il, était, il, il était temps. Bon, ben,、yes. Sauf qu'il e tu s a s q u i y en a qui n'ont jamais pris leur permis de conduire、euh, parmi des, des gens célèbres,、mm -hmm. des rockers célèbres. l é m m y entre autres. Oui, tu s sais, a oui, son vrai, permis il s i n'y a pas t e s o u p e r m i s d est hors du s i r Oui, parce que tout simplement, il est、euh, comment on pourrait dire, i lucide. est <rire> l、euh, Il dit、euh, avec ma consommation d'alcool, ce serait beaucoup trop dangereux. <rire> <rire> en effet, l a n n e m i a i m mieux se, se, se promener en limousine,、oui, entre autres. Tout à fait.、Euh, et ensuite, en 1971, c'est John Lennon qui enregistre la fameuse pièce Imagine. Oui, chez lui en Angleterre, sur、euh, son piano blanc. Habillé en e blanc dans un salon blanc. Oui, en effet. Avec Yoko Ono qui était habillé en e blanc Oui, puis, aussi. Qui, qui par détend, contre, elle, par est... contre. Ouais, ça, elle, elle avait des cheveux noirs. Oui, c'est、euh, ouais, ça, elle avait des cheveux noirs. Oui, ça a comme un peu scrapé le c o n c e Ce qui nous amène en 1987, alors que Chuck Berry reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Oui. Entre deux allers-retours en prison, je、mm -hmm. crois. En 1 9 7 oui. i me semble qu'il est allé en prison l'année suivante, e n 1981. Oui, quelque、mm -hmm. chose dans le genre, effectivement. En 1988, cette fois-ci, Dark Souls of the Moon, l'album légendaire de Pink Floyd, quitte le top 200 du Billboard après 741 semaines consécutives dans les palmarès de vente. Après 14 ans. Sauf qu'il、euh, est revenu par la suite.、Oh、oui, en effet.、Oui. Oui. Oui. Euh, je crois qu'il n'est peut-être plus là, mais il est revenu souvent par la suite. Oui, Alors, il y a oui, eu oui. l e s rééditions、oui. qui ont aidé, bien、mm -hmm. sûr.、Hein? Euh, mais oui,、euh, vraiment légendaire. C'est un record、euh, qui ne sera absolument jamais battu. C'est impossible. C'est vraiment impossible. En 2010,、eh、bien déçu、euh, du dernier album du groupe, un fan de Weezer lance une pétition en ligne et tente de faire arrêter le groupe en tentant d e m a s s e r 10 millions de dollars pour qu'il s'en aille à la retraite. C'est、euh, quelque chose. <rire> C'est assez particulier. Mais tu sais, ce e s t pas la seule fois que ça s'est fait.、Euh, les fans de Marillion aussi avaient fait une pétition.、Hum. Euh, dans les années 2000, pour que le groupe、euh, ne sorte pas leur,、euh, leur, leur album,、euh, parce qu'ils disaient que c'était trop mauvais, que c'était pas à, leur,、euh, à, à la hauteur de leur réputation,、euh, la réputation. Dans les de standards、groupe. de a m s c'est ça. Et,、euh, ben, des fois, c'est peut-être mieux aussi、euh, <rire> qu'un groupe sache s'arrêter、mm -hmm. et、euh, se retirer en, en, en beauté. En effet.、Euh, on l'a vu avec Led i p l i n et. Euh, Tu sais, justement, ma blonde, cette semaine, qui est une fan、euh, de l'album、euh, du groupe Ghost,、euh, me disait、mm -hmm. qu'elle avait, avait quasiment peur qu'il qu sorte un deuxième、euh, d'être déçu parce que le premier est tellement merveilleux qu'on peut seulement être déçu avec le deuxième. Et... C'est un des problèmes hein, qui、oui. arrive beaucoup、euh, avec certains groupes, c'est qu'on a vraiment peur que ça, ça vienne. Oui. Complètement scrappé. Parce que souvent, un groupe va sortir 3 ou 4 albums qui sont vraiment bons et après ça, ça se dégrade et c'est dommage de les v o i x dépérir.、Hein. Malheureusement,、ouais. Comme avec Metallica.、Ah, entre autres, oui. Ça, ça, ça a un été un une pente descendante depuis、oui. le début des années 90. Oui, c e i Nous avons par la suite, eh bien, on passe plutôt à la journée du 9 octobre, n'est-ce pas?、Euh, et nous débutons avec la naissance de John Lennon en 1940, lui qui est né sous les bombes. Oui, littéralement, hein, parce、mm -hmm. que、euh, le, le taxi,、euh, pour se rendre à l'hôpital,、euh, zigzaguait entre les bombes qui explosaient.、Ah, C'est vraiment incroyable.、Mm -hmm. C'est une,、euh, une histoire carrément,、euh, carrément farfelue, mais、oui. qui, qui est véridique. Oui, absolument. D'ailleurs, on ne voit pas ça au début de No Airboy? Euh, on le voit dans le taxi, ouais, mais o e、euh, u je sais pas si on voit le taxi, par contre, qui est, e n t r e les bombes. Faudrait, faudrait, faudrait que je r e v o i s le film. <rire> ça fait, v a i t déjà un bout, donc.、Oh, euh, oui. Ça, ça c'est un très bon film. Exactement.、Hein. Oh, oui, vraiment. Ce qui nous amène en 1944 par la suite avec la naissance de John Entwistle, bassiste des Who. C'était encore la guerre à ce moment-là, mais on n'a pas de mention par rapport au fait. Oui, en effet. Il était sous les bombardements. Là, les, nazis. les Alliés avaient repris le dessus un peu, oui, mais quoique、oui. les, les, les, les nazis, eux autres, agissaient un peu en désespéré, donc、mm -hmm. c'est possible qu'il y ait eu encore des bombardements à l'époque. En 1944,、eh、c'est la naissance de Peter t o s h également qui,、euh, qui, qui suit John Edwards. Oui, la nuit était à l'abri,、euh, il était en Jamaïque. Oui, exactement. Ouais. c e s t un peu plus tranquille. Quoique la Jamaïque, c'était un endroit dangereux également.、Euh, entre autres, Peter t o s h en a fait、euh, un de ses, ses, ses grands buts dans sa vie c'était de, de, de, de sensibiliser les gens à la non-violence et tout. Parce qu'il serait très violent, en Haïti.、Euh, non. non pas en Haïti, mais en Jamaïque. Par la suite, en 1966, John Lennon rencontre Yoko Ono pour la première fois dans la galerie Indica de Londres. Oui, le, oui. le soir de son anniversaire. Rencontre que certains diraient fatidique. <rire> en effet. <rire> en 1975,、eh、c'est la naissance de Sean Lennon qui célébrait donc cette semaine ses 37 ans. Oui, mais lui, il ne dira pas que c'est fatidique. Au contraire, il va être bien content. Oui, de, oui, cette en effet. r e rencontre John et sa mère Yoko. Parce qu'il est le résultat de cette rencontre-là. Exactement. <rire> en 1977, David Bowie lance Stage, un album en, en live, un album en、ouais. concert. Oui,、ouais, qui est moins bon, je trouve, que David Live.、Euh, David Live, c'était son premier disque.、Mm -hmm. euh, Stage, est sorti seulement, quoi, trois ans après.、Mm -hmm. euh, donc, c'est assez, assez rapide. En effet.、Euh, je e l'écoute à peu près jamais, Stage.、Mm -hmm. euh, oui, c'est ça. Pas. <rire> Et Non, pas David Live. David Live, j'ai écouté. beaucoup. <rire> Il était pas mal meilleur, oui. En 1978, c'est le décès de Jacques Brel d'un cancer du poumon. Il avait seulement 49 ans. Oui. C'est assez incroyable. En 1980, d i s j o h n Lennon lance Starting Over pour célébrer son 40e anniversaire. Ben oui, c'est ça. Ce qui est particulier, c'est que. John et son fils Sean sont nés exactement la même journée. Exactement.、Euh, et cette pièce, Starting Over, c'est pas mauvais, mais c'est pas du grand. Ah, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, oui, ouais, vraiment. j a i m e beaucoup,、ah, ouais. cette pièce-là. Je trouve que c'est.、Euh, c'est un pastiche、euh, de rock'n'roll、ouais, de ouais, ça. la fin des années 50, début 60 surtout. C'est un, un bel hommage,、euh, je trouve,、ouais. à ce, ce, ce genre-là.、Euh, Puis aussi, si on prend Double Fantasy comme album、mm -hmm. complet, c'est une des bonnes pièces de cet album-là、ah, qui, oui. qui, qui est、oui. vraiment d a n t i Euh, mais j'ai eu 45 tours de cette pièce-là. Je l'aime bien.、Mm -hmm. je... Qu'est-ce qui était à l'envers?、Euh, c'est Kiss, Kiss, Kiss de Yoko. Ah、Odo. oui, c'est vrai, c、ouais. e veux m e rappeler. C'est、ouais. une pièce un peu、ouais. moins mémorable. <rire> mais probablement la meilleure de Yoko sur cet album-là. Oui, en effet.、Oh, en oui. effet. <rire> Il y a l e s effets de, de voix de femme、oui, euh, qui, qui, qui est en train d'atteindre l'extase. C'est、oui, un peu spécial. Oui, oui.、Ouais. Oui. Pas très radiophonique. Non, non en effet. <rire> Ah, par la suite, en 2000,、eh、bien, afin de célébrer son 60e anniversaire de naissance, c'est-à-dire afin de célébrer le 60e anniversaire de naissance du Beatle, le musée John Lennon ouvre ses portes à Tokyo.、Ouais. Donc, pour rendre hommage、ouais. au très grand John Lennon. Et en 2005, pour terminer cette journée d'éphémérie du 9 octobre,、eh、bien, Franz Ferdinand est au, est au sommet des palmarès des ventes avec leur album You Could Have It So Much Better.、Ouais. Et ça fut la dernière fois qu'on a entendu parler de Franz Ferdinand. Oui, c'était un f o o t b u i m e u r e u s e m e n t Franz f e、euh, r d i n Écoute, on va aller、euh, entendre, parce qu'aujourd'hui, je présente un spécial de hard rock, heavy metal.、Euh, on va aller entendre deux des pionniers de, de ce style、euh, on, dont on va parler un peu plus loin dans l'émission. Dans un moment, on va entendre. Black Sabbath, hein, ça c'était loin d'être un feu de paille. Et、euh, Led Zeppelin, tout de suite, et ça aussi, c'était loin d'être un feu de paille. Vous êtes à l'émission Rock Classique, sur les ondes de la seule station à diffuser e s u v r i r à r o c k à t o i r r i v i è r e C'est fou. 89 FM. Avec un de leurs plus grands classiques, la pièce-titre de leur deuxième album, Paranoid, chef-d'œuvre paru en 1970. On va en parler dans un moment dans les éphémérides. Et juste avant ça, on a entendu Led Zeppelin avec Heartbreaker. Ça, ça nous vient de leur deuxième album, tout simplement intitulé Led Zeppelin 2, paru en 1969. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon Fitzbé et moi-même, Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 10 octobre. En effet, il y a 110 ans, cette semaine, était fondée la compagnie Gibson Mandolin Guitar Company. Oui. Ils il faisaient surtout des mandolines,、euh, en gros, à cette époque-là. Oui, mais des、ouais, guitares aussi. Oui, les, les guitares étaient moins populaires. C'est-à-dire、ouais. que c'était considéré comme un instrument de paysan. Donc,、mm -hmm. euh, et la mandoline était,、euh, était un peu plus. Et le banjo aussi, que Gibson a fait,、ouais. euh, mm -hmm. était beaucoup plus populaire à cette époque-là. Mais. Euh, rapidement, en donnant de 10 ans, là, ça allait complètement changer. Et ça, je suppose que c'était à Najuil?、Euh, ça, c'est une très bonne question. Je, je présume que oui, par oui. contre.、Ouais. Dans le Sud, ça, c'est certain. Et、euh, j'ai choisi de passer une pièce de Led Zeppelin. Pourquoi? Parce que c'est、euh, un des.、Euh, Jimmy Page, c'est une des, des figures de proue, je, je dirais, parmi les guitaristes, ouais, ouais. à avoir、euh, utilisé beaucoup, à avoir été associé à la、euh, Gibson Les Paul. Oui,、ah, exactement,、hum. la Sunburn. Oui. Et、euh, ça, c'est、euh, cette pièce、euh, Heartbreaker. C est, c est,、euh, le son de la Les Paul est tout à fait en évidence、oh, hein, oui. sur.、Euh, Cette pièce. Lui, c'est l e s p a i r Standard 1958, qui est la guitare、euh, la plus dispendieuse au monde, à ce qu'il、oh oui. semble. Oui, c'est quelque chose comme、euh, euh, quelqu'un qui a une l e s p a i r Standard 58, là,、euh, ça vaut、euh, 50, 70, 10 000、oh. euh, Souvent, ces guitares-là, on ne les retrouve pas、euh, chez des collectionneurs, on les retrouve dans des coffres、euh, de sécurité. Euh, dans des banques. C'est assez incroyable. <rire> Je, jamais j'aurais pensé que ça aurait été ce prix-là.、Oh、oui, oh oui ça, ça vaut très, très, très, très cher.、Euh, euh, que Quelqu'un qui réussit à en trouver une pour 25 000 c'est une aubaine. En <rire> <rire> C'est certain. Ce qui nous amène par la suite、euh, en 1955 avec la naissance de David Lee Roth, chanteur charismatique du groupe Van Halen、mm, qui célèbre、oui. ses 57 ans cette、mm, semaine. Oui, de, le magnifique Diamond Dave qu'on va entendre dans quelques minutes.、Euh, le dernier,、euh, dernier album qu'il a enregistré avec Van Halen paru cette année, c'est un chef-d'œuvre. Il est vraiment très bon. Il est, il est aussi bon que les,、euh, les grands albums de Van Halen、euh, du début des années 80.、Ah, J'ai bien hâte. Je n'ai pas encore écouté. Il va falloir qu'il r、ouais, l é c h i s e Je é c o u t e Je n'écoute pas tous l e s Jours, mais je l'écoute au moins une ou d e fois par semaine.、Oh, ah, oui. c'est ça.、Oh, Par la suite, en 1970, Black Sabbath était au numéro un des ventes d'albums en Grande-Bretagne avec leur second opus Paranoid. e Eh oui, qu'on a, a entendu la pièce-titre tout à l'heure, n'est-ce pas? Et ça, c'est un des, des blueprints du mouvement métal. Black Sabbath, c'est vraiment eux qui ont jeté toutes les bases du mouvement métal, c'est-à-dire musique très, très lourde, jouée à très haut volume, avec l imagerie、euh, de films d'horreur. Oui,、voilà. films sombres. D'ailleurs,、ouais. Black Sabbath était un film italien. Un film Oui, en fait, c'est un film de, de, de Mario Bava.、Ouais, c'est un film à, à sketch、euh, qu'on avait traduit en français par、euh, Les trois visages de la peur.、Mm -hmm. Et、euh, c'est avec euh, euh, Boris Karloff. Oui. Et、euh, c'est vraiment très bon. Ça, ça vaut la peine d'être vu. Je n'ai jamais、visages. vu ça. Ah, ça ça vaut la、Il、peine. C'est un très bon film à sketch. J'aime beaucoup les vieux films d'art en plus.、Mm -hmm. Donc, ça pourrait m'intéresser. Ça, c'est un film de fin des années 60. Ah, c'est bien. En 1978, Joe Perry et Steve Tyler d'Aerosmith sont blessés pendant un concert à Philadelphie lorsqu'un fan, fan lance plutôt une cherry b o m b sur scène. Les concerts suivants de la tournée ont été faits derrière une barrière de protection. Oui, tout à fait. Le groupe se préparait à retourner sur scène、mm -hmm. pour le rappel et puis l'imbécile a lancé le pétard par-dessus. Euh, les boîtes de son, là、ouais. où étaient,、euh, Perry et, euh, Tyler, euh, Perry a été blessé à la main,、euh, euh, semble-t-il, assez blessé, l e s deux étaient pleins de sang, et,、euh, Tyler, lui, c'était un oreille,、là. il y a eu un tympan, euh, euh, affecté, c'est、euh, ouais, ça. Euh, c'était une pratique,、euh, vraiment imbécile,、euh, que les jeunes, euh, faisaient, e、euh, tenaient, dans les années 70, de lancer comme ça des, des feux d'artifice,、euh, euh, s u r la scène ou dans la foule, C'était, a s s e z dangereux. C'est comme les la lasers、fois. dans les yeux, qu'on a、ouais. v u dans les années 2000, là.、Mm -hmm. On essayait de viser les yeux des artistes complètement、ouais. stupides.、Oh, oh, oh, je me rappelle avoir,、euh, vu Paul Stanley, euh, qui,、euh, s'était fâché pour un spectateur et lui d i s a t qu'il allait, l u i botter les fesses,、euh, <rire> Euh, parce que le, le jeu n'arrêtait pas de faire ça. C'est carrément stupide. Non, c est, c est Et ça gâche le, le spectacle des autres. D'ailleurs,、euh, celui qui a fait ça, là, lancé le Cherry b o m b semble-t-il qu'il a été、euh, sévèrement pris à partie、euh, par les spectateurs、euh, après son geste、euh, d'idiot. Je crée bien. Je crée bien. <rire> en 1979, Fleetwood Mac se voit décerner une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Oui. C'était、euh, à l'époque de l'album Tosk, par, par contre. Oui.、Mm -hmm. Euh, moins bon, mais qui s'est quand même pas mal vendu. Oui, quand même. Puis tout le monde était encore、euh, au sommet,、là. à leur sommet à ce moment-là. Mais ça n'allait pas très bien, l e groupe, par contre.、Hein. Non, malheureusement. Ils n'étaient même pas c a p a b l e d'enregistrer ensemble.、Là. Ah oui, il y avait, il avait ça, du mal à ce point. Oui,、ouais, ouais. euh, assez que、euh, quand quelqu'un finissait sa, sa, sa, sa session d'enregistrement, il y a une limousine qui venait le chercher. Et quelques minutes après, il y a une autre limousine <rire> qui se stationnait devant le studio Il y a un autre musicien、euh, qui. Qui en sortaient pour aller faire des pistes. <rire> un peu, un peu ça, comme ça. Ça a pris des, des mois et des mois à enregistrer cet album-là. C'est un peu comme David Gilmour qui avait dit en entrevue, une entrevue en français d'ailleurs, qu'il avait f a i t dans les années 70, où on leur demandait à Pink Floyd le, le, le, le, le, leur façon de travailler en studio. Il dit on, chacun a ses heures de studio réservées, on fait nos trucs parce que sinon on passe notre temps à s'engueuler. Donc c'est peut-être、ah, ouais. pas au même niveau、oh, que、ouais. Fleetwood Mac, mais.、Ouais, c'est、euh, fréquent par contre, ces prises de bec dans les, dans les grands groupes, les, les Les Gens souvent ne réalisent pas ça. Mais tu sais, comme Yes était、euh, renommé pour ça,、mm -hmm. là, des, des, des engueulades euh, assez euh, spectaculaires. Quand、euh, Rick Whitman est arrivé、euh, dans Yes,、euh, alors, alors que le groupe pratiquait pour、euh, monter l'album qui est devenu euh, Fragile, euh, vraiment, il était surpris parce que là, les, les, les, tous les membres s'engueulaient, mais de façon vraiment.、Euh, Euh, spectaculaire. Et là, lui, il avait l'impression, mon Dieu, mais j'arrive dans un groupe qui est en train de se séparer. Oui, c'est ça. Mais là, les, les, les, les membres de Yes, ils ont expliqué, non, non, non, c'est notre façon de travailler, c'est notre fa façon de fonctionner, on s'engueule tout le temps. Waouh! <rire> c'est assez, assez incroyable. <rire> Puis, pas très plaisant comme climat de travail, en Non, en effet. C'est surprenant que le groupe、euh, soit devenu aussi. Fin, aussi、euh, et fait des choses aussi fantastiques.、Hein. En effet,、ouais, c'est assez spécial. c'est assez spécial. Et nous terminerons cette journée du 10 octobre en 1980, alors que sont tenues les funérailles de John Bonham, bien sûr, batteur de Let's Play. Et euh, est son, est ce qui a mis fin aussi à, à, à la z e p l i n e de façon intelligente. Oui, oui, c'est une, une bonne chose, ils ont bien fait ça. J'ai regardé la, la conférence de presse.、Oui. Euh, ben, c'est pas si mal, mais c'est sûr que les journalistes s'acharnent toujours à revenir sur le, la même chose, c'est-à-dire,、euh, allez-vous vous reformer? Mais non, voyons, il n'y a, y a personne d'intelligent qui peut penser que la z e p l i n e va se reformer non, pour、ça. une tournée, c'est évident. Et c'est ce que Page disait, d'ailleurs. Là, e l a commencé à allumer. Là, ça fait cinq ans là, que le、yeah. spectacle au tout, là, il n'y en a pas là, de, de, de façon de revenir. C'est terminé. Non, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y, qu y aurait assez d'argent non plus dans le monde là, pour, là, pour là, leur, leur donner le goût、Plant. de revenir. Surtout Robert Plant, mais Jimmy Page aussi qui.、Oui. Jimmy Page est passé à autre chose depuis longtemps. Oui, et, et、euh... Jimmy Page est conscient que les gens ne pourraient être que déçus. Oui, c'est ça.、Exactement. Parce que le, les gens iraient voir les z e p p e l i n en s'imaginant qu'ils ont encore 20, 27, 28 ans. Ça ne sera plus la même chose. Ils en, en ont 40 de plus. Ouais, ça ne sera,、euh, sera pas la même chose. Et、euh, les gens ne pourraient être que déçus. Et lui, il tient à ce que les z e p p e l i n restent un nom respecté. En effet. C'est une très bonne et chose. Et c'est très intelligent. Oui,、oh, oui. Ce qui nous emmène à la journée du 11 octobre, et nous débutons en 1946 avec la naissance de Gary Malaber, b a t a i l l dis-je, du Steve Miller Band.、Mm -hmm. Par la suite, en 1955, Elvis Presley, Carl Perkins et Johnny Cash débutent une tournée de 11 concerts ensemble. Ça, je ne suis pas un fan d'aucun de ceux-là, mais <rire> j'aurais aimé. Par ouais, contre, les voir sur s C'est è n c e une belle affiche,、ah oui, non? oui, vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable. <rire> et en 1955, ça devait être bon, là. Oui, e v i s o n spectacle, le... en 1955, ça devait être vraiment exceptionnel. C'était du vrai rock.、Oui, oui. C'était、euh, les, les racines telles qu'on les connaît.、Mm -hmm. Et、euh, en plus, il y a John n y Cash qui é t a i t plus du côté country, mais m、oui. e、euh, t t a i t c e t t e p e t i t e touche, justement, d e country dans le rock qu'on qu pouvait discerner à l'époque.、Mm -hmm. En 1963, les Beatles obtiennent leur premier disque d'or pour avoir vendu un million de copies de She Loves You.、Ah. Ça s'est fait quand même assez rapidement、mm. également. En 1968, l'album o n t i m e de Grand Funk entre sur les palmarès à la 65e position, au grand désespoir des critiques <rire> qui、euh, n'aimaient pas. Oui, et qui détestaient particulièrement Grand Funk. J'ai jamais compris pourquoi les critiques s'acharnaient spécifiquement sur Grand un, Funk. Probablement parce que c'est un groupe grand public qui fait du rock.、Euh, ouais. du, du rock assez、euh, agressif. Oui, oui, i e C'était quelque chose de. de... Écoute, je pense qu'il n'y avait rien de plus. agressif, de plus é v e i é à cette époque-là. a、ah, n mais... À part peut-être le MC5. Pourtant, les critiques aimaient le MC5.、Mm -hmm. Euh, Grand Funk rentre dans. dans, dans, dans, dans non, en, en fait, ça fait partie de la liste de groupes que je donnerais aux gens qui veulent savoir c'est quoi le classic rock. Là,、mm -hmm. donc c est, c est, ils ont participé vraiment à créer ce son-là. C'est peut-être pour ça que les critiques a i m e n t moins ça. C'est、euh, sûr que les critiques, de, des, dans les années 60 et 70, étaient très hostiles à tout ce qui était hard rock et、mm -hmm. proto-metal.、Ah, oui. euh, Détestaient ça particulièrement. Si un groupe était. Aerosmith ont été très mal accueillis aussi à leur début. Là, Euh, les critiques étaient euh, extraordinairement v i r u l e n t e s envers eux.、Euh, Black Sabbath. b l a c s a b b est qui... e t l e d Zeppelins.、Ouais, oui, oui. Donc,、euh, je pense qu'ils ont pas mal tous été varlopés. Sauf Blue Oyster Cult, qui, eux, étaient allés chercher、euh, des auteurs euh, reconnus, euh, Michael Moorcock, hein,、mm -hmm. euh, auteur de science-fiction. Alors,、euh, eux, c'est à peu près les seuls qui n'ont pas été、euh, massacrés à cette époque-là par les critiques. Et les critiques n'avaient aucune emprise sur、euh, l'opinion publique、euh, puisque En fait,、euh, même、si、on p o u r t quasiment dire que c'est le contraire. Là, Rush se sont mis à, à vendre plus de disques lorsque les critiques se sont mis à s'acharner sur eux. En effet. <rire> <rire> Ce qui nous amène à l'année 1973. Alors, Kelvis et Priscilla Presley divorcent officiellement.、Ouais. Ils étaient séparés, je crois, depuis.、Euh, ouais, ça n'a pas été un mariage、euh, très long.、Hein. Non, non, non, en effet, c'est ça. Malheureusement. En 1990, Dave Grohl joue pour la première fois avec Nirvana. Oui. Ça, ça a été.、Euh, c'est un la... ajout. En tout cas, pour, personnellement, je trouve que c'est un ajout、euh, absolument fantastique ouais, pour eux. c e s un que... ajout essentiel,、ouais. je crois, parce qu'auparavant, c'était Chad Channing qui était、mm -hmm. là, qui, qui, qui joue encore, je crois, avec les Melvins, mais c é t a i t pas. Dave Grohl est un, un, est un très, très, très、un、grand b a t t e u Très, batard, très grand b a t t e u Euh, qui est sous-estimé encore、mm. par plusieurs, mais il a un peu arrêté de jouer également, ouais, c c'est un peu difficile là, de, de, de, de, de le remettre en contexte,、mm. mis à part ce qu'il a fait avec Nirvana.、Mm. Et pour terminer cette journée du 11 octobre, nous nous dirigeons vers l'année 1999 alors que Tom h Ely, l'ancien batteur de m Dante Crew, est relâché après avoir payé une caution de 5 000 pour avoir incité les spectateurs d'un de ses concerts de Calling du Nord à attaquer un gardien de sécurité en 1997. Est-ce qu'on a les circonstances、euh, par rapport à cette,、euh, cette incitation? Pourquoi il a、euh, encouragé les gens à se voter eu... sur le, Je le pense... gardien? Je pense qu'il y avait eu、euh, une altercation avec le, le gardien. En question, euh, mais euh, Tommy Lee était peut-être trop mauviette pour、euh, s'attaquer de lui-même au type <rire> et、euh, à profiter de ses fans. <rire> ah, ben, on va. C'est quand même、euh, un batteur、euh, talentueux.、Oh, on parler de batteur、boy. talentueux. Et on va aller l'écouter、euh, tout de suite avec、euh, une des grandes pièces,、euh, une des classiques de Motley Crue. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Little bit、better. A little bit better than it used to be cause I'm like,、ah! Bullet Head, pièce qu'on retrouve sur le tout nouveau, excellent disque de Van Halen, A Different Kind of Truth, qui est paru en février dernier. Vraiment, vraiment、euh, fantastique ce disque. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Motley Crue avec Live Wire. C'est la pièce qui ouvre leur premier,、euh, premier album, Too Fast for Love, qui lui est sorti en 1981. Album inégal, mais euh, euh, qui est devenu un classique pour,、euh, pour plusieurs.、Mm -hmm. euh, C'est un des bons disques de Motley Crue quand même. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de M. Simon f i t z b y et moi-même, Alain Lefer, e émission entièrement consacrée au Racing du Rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant aux éphémérides du 12 octobre. Exactement. Et nous débutons en 1957 alors que Little Richards annonce officiellement、mmh. qu'il tourne le dos au rock'n'roll après avoir frôlé la mort sur le vol qui le menait en Australie. Oui, oui, tout à fait. Il était comme. Euh, euh, il a eu peur. Oui, oh、oui, il a eu très peur. <rire> il a eu très peur et puis、euh, il trouvait qu'il faisait le péché, n'est-ce pas? Oui, exactement.、Ouais. En faisant le rock and roll, le, le, du rock'n'roll et qui était la musique du diable.、Hein? Il y、ouais. a Plusieurs pensaient ça à l'époque et il y a encore des gens qui pensent ça. e s t ce qui l paraît, q u il aurait acheté toutes ses bagues à l'eau. Oui, oui. Il oui. est allé sur un pont, il a acheté ses、ça. bagues et c'était、ouais. justement des profits de, de, de sa carrière. Donc,、ça. il ne voulait plus rien savoir. Mais. Il a comme renversé la vapeur quelques années après en devenant le preacher du rock d'une、mm -hmm. certaine façon. Il faisait des arrivées, là, flamboyants, en tant que, que, que comme s'il était le prêtre de l'église du rock. Et ça l'a reconcilié <rire> un, peu, un peu aussi avec le style. Donc, ce qui est,、ouais. ce qui est intéressant de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'était vu comme la musique du diable pendant. Oui,、euh, absolument. Ça a aidé d'ailleurs à des, des artistes comme Black Sabbath et tout par la suite. Mais dans les années 50, là, c'était déjà vraiment incroyable. Jerry、ouais. Lee Lewis, e e l qui en est venu. Jamais revenu d'ailleurs、mm -hmm. de ça.、Um, Elvis Presley faisait peur à beaucoup de, de gens. Tu nommes、uh, Jerry Lee Lewis, justement, c'est quelqu'un qui était tourmenté parce、ouais. que son, son cousin, c'était Jim,、uh, uh, uh, Jimmy s w a g g a r t The Preacher, Oui,、uh, et x a c e e Et m n t lui, il faisait la morale tout le temps. C'est ça. Alors,、uh, Jerry, Lee, Jerry Lee Lewis avait l'impression de, de, de faire quelque chose de. De, de mauvais aussi. Ben, ça fait partie, c'est une des causes, de, selon moi, c'est une cause déclencheur de sa déchéance, c'est-à-dire de, de, de, de, de, de l'ampleur de son alcoolisme et、euh, de, ses, de, de ses multiples dépressions, si on veut.、Mm -hmm. C'est vraiment la vision qu'il avait de lui-même、ouais. qui était vraiment très triste. Ce qui nous amène à l'année 1971, alors qu'il y a un autre grand du rock d'ailleurs, Gene Vincent, meurt d'une rupture d'ulcère de l'estomac. Il avait seulement 36 ans. Oui,、oh, il était très jeune.、Euh... Lui avait subi un accident assez grave、mm -hmm. euh, au début des années 60,、oui. vraiment en même temps q u e d d i e Cochran, et Eddie Cochran, Eddie Cochran, Cochran en est mort, lui.、Oui. Euh, Gene Vincent a survécu, mais sa carrière ne s'en est jamais remise de, de, de cet accident-là, parce qu'il、euh, a continué à faire carrière, mais、euh, de façon, je dirais,、euh, pas anonyme, mais、euh, les gens ne s'intéressaient plus tellement à lui. Ah, exactement.、Mm. En effet. Il e s t é c l i p s é par les Beatles et ouais, le, ça, ça, tous les b e a t l i s C'est s u t o u s les autres artistes qui se sont inspirés de lui, d'ailleurs.、Ouais. Mm -hmm. qui, qui, qui malheureusement... C'était un des premiers, Gene Vinson, à porter du cuir、euh, sur、ouais. scène. Oui, il a emmené u n image là, du rocker comme、ouais. tel là, qui, qui a été repris, entre autres, par Elvis Presley.、Ouais. Elvis était très bon pour reprendre ce que les autres emmenaient. Oui,、euh, Jim Morrison avant Elvis ouais. aussi. Oui, exactement. En 1978, Sid Vicious, ex-bassiste des Sex Pistols, est arrêté pour le meurtre de sa copine Nancy Spungeon, qui fut poignardée dans la toilette de leur chambre de l'hôtel Chelsea.、Euh, et ce qui a vraiment incriminé、euh, Vicious, c'est que la pièce était、euh, verrouillée de l'intérieur. Oui, c'est vraiment sordide, ça. On, on a tenté de recréer、euh, cette scène、euh, de façon plausible dans le film Sid and Nancy.、Mm -hmm. ah, c'est sordide.、Ah, c'est très déprimant, ce film. Oui, oui, oui. Un film,、euh, vraiment, non, c'est ça, c'est un film à voir, mais il faut, faut vraiment être dans l'état d'esprit parce que c'est s a l i m e n t r à terre, quand même,、oh, c a e n t C'est、oui. vraiment triste. En 1991, l'album Nevermind de Nirvana atteint la première place du palmarès des ventes et est certifié、euh, disque d'or. Et le groupe apparaît、euh, à la télé dans le cadre de l'émission Saturday Night Live,、euh, je crois que c'était le même soir. Ah、oh, oui. Donc ça a vraiment.、Euh, À décoller carrément,、ouais. où en fait, ils ont atteint le, le premier palier du grand、mm -hmm. succès.、Euh, ben, ils ont eu、euh, la chance d'être signés par, signé par David Geffen.、Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, c'est lui qui a poussé pour qu'il se retrouve au Saturday Night Live, p o a b l e m e n t Oui,、euh. ouais. mais alors que, que Cobain, pourtant.、Ouais. Euh, c o n t i n u a t à dire que les corporates c'était n'importe quoi. Il, il s'en pris... va signer sur Giffen. Ben, c'est ça, exactement. Il venait de signer sur Giffen et la première,、euh, la première prise de p h o t o du groupe qui a été fait pour Rolling Stones Magazine portait ce fameux chandail-là. Corporate Magazine Still Sucks. Euh, et、euh, c'est ça qu'on qu dit toujours, c'est hyper ironique comme Chandai、oui. parce qu'il venait de signer avec la, la plus. À l'époque, c'était la plus grosse maison de disques qui n'était、ouais, pas Sony. La、euh, plus agressée, je ne sais pas. C'est ça, oui, exactement. Mais malheureusement,、euh, Geffen a beaucoup, beaucoup.、Euh, oui, depuis le temps.、Là. Mais, le mais à la fin des années 80.、Euh, c'était il... la plus grosse.、Oh, ouais, On signait à peu près tout le monde. Il y avait Peter Gabriel, John Lennon qui avait signé、mm -hmm. sur Geffen. Et Aerosmith. Dans les années 80, ils s é t a i t b â t i une très、mm -hmm. grosse s écurie. Oui.、Mm -hmm. Ce qui nous amène、euh, par la suite à l'année 1997, alors que l'avion expérimental de John Denver s'écrase dans la baie de Monterey, en Californie. Le musicien ne survit pas au crash, il avait 53 ans. C'est、mmh, quand même assez jeune, aussi. Ouais, et... Mais une vedette établie depuis assez longtemps. Oui, exactement, dans, dans les années 60 et 70.、Ouais. C'est un gars qui a toujours Il fait des films. Oui, oui,、ouais. ouais, en effet. C'est un gars qui a toujours aimé voler. Et d'ailleurs,、euh, j'ai écouté le film fait pour la télé sur le pin,、euh, P, PMRC, les, les fameuses auditions du, du congrès、mm -hmm. sur la censure des albums. Et John Denver était contre ça parce que lui, oui, il y avait,、euh, avait une censure pour la pièce、euh, Rocky Mountain High. On pensait、mm -hmm. qu'il a v a i t f a i t des référence s à la drogue. Et il a fait faux bond <rire> à l'avocat qui, qui, qui, qui défendait, dans le fond, les artistes un jour avant en disant qu'il avait reçu une lettre de la NASA comme quoi il allait être entraîné pour être astronaute. Ce qui, finalement, C'était avéré faux et il s'était présenté, mais ça p a s s a i très t près qu'il ne、ouais. soit pas là à cause d'une raison si farfolie que ça.、Ah ouais. John Delver <rire> était un personnage. Ce qui nous amène à l'année 2005, alors que Tom e l y souffre de blessures mineures lors d'un concert dans le Wyoming. Le batteur s'est retrouvé dans la mire de feux d'artifice, dis-je, qui se sont déclenchés plus tôt que prévu, alors qu'il était suspendu à 30 pieds dans les airs. Ouais, ça peut être très dangereux le rock'n'roll.、Oui. Exactement. Ce qui nous amène cette fois-ci à la journée du 13 octobre et nous débutons avec en 1941, 1941 dis-je, la naissance de Paul Simon et qui célébrait ses 71 ans cette semaine. Également en 1947, c'est la naissance de Sammy Hager, chanteur de Van Halen et de Montrose qui célébrait ses 65 ans.、Euh, donc en cette et、semaine. aussi de Chicken Foot. Oui, c'est ça. Et、exactement. avec Chicken Foot,、euh, je l'aime. m Avec i s a Van Halen, je ne l'aimais pas. <rire> je ne l'aime pas avec Van Halen, moi non plus, mais je n'ai、ouais. pas écouté、euh, Chicken Foot par contre. Ah, c'est bon, Chicken Il faudrait, Foot.、Oui. Ce n'est pas la première fois qu'on a、oui. cette discussion-là. Il、mm -hmm. faudrait vraiment que j'écoute. Et Montrose, c'était très bon aussi. Ben, du moins, le premier album.、Ouais. c e deuxième était un peu moins réussi,、là. mais le premier album était très bon.、Euh, je l'aime Sammy Eager, mais pas avec Van Halen. Ça, c'en <rire> est un autre qu'il va falloir que je, je m'adonne à écouter, là,、oui. Montrose. Ce qui nous amène à l'année 1963, alors que 15 millions de Britanniques se rive à leur téléviseur pour regarder la première apparition du Fab Four au Sunday Night at the Palladium Show. C'est、euh, le début de la Beatlemania. Oui, soir, je pense、là. que c'est en présence de la famille royale.、Hein? Je oui, pense que c'est ce soir-là que、oui. Lennon avait dit.、Euh, Vous, en haut,、euh, les, les spectateurs en haut,、euh, tapez des mains et、euh, vous bas,、euh, des, des... Euh, fait, fait, faites cliquer vos bijoux. Ah, carrément.、Oui. Et c'était、euh, Princess Margaret qui était, je crois, comme l'invitée d'honneur de、oui. cette,、euh, cette soirée-là, qui a été. C'est-à-dire, je n'irai s pas jusqu'à dire le fantasme, mais quand même la, la fille préférée des, des jeunes Anglais à cette époque-là, <rire> parce qu'elle était fort jeune. <rire> Ce qui nous amène à l'année 1968, cette fois-ci, alors que John Lennon enregistre Julia, la seule performance solo pour le groupe, mais toute une. Donc, il、oui. était seul en studio. Très belle pièce qui est d é、euh, d i é e dans le fond, à sa mère. Oui, à sa mère. C'est une de mes pièces préférées. C'est ma pièce préférée de John Lennon、oui. dans les Beatles. C'est une de mes pièces préférées des Beatles, d'ailleurs. En 1970, les cendres de Janis Joplin sont répandues sur la plage de Stinson Beach, en Californie. C'était volontés. dernières ses o u i e x avait c t t e e Elle m n a une grande affection pour,、euh, pour la Californie. Elle qui venait plutôt, je crois, de Texas,、yes. oui. mais、euh, s'était déplacée,、euh, s'était rendue sur le pouce en Californie. Oui, vraiment le rêve hippie Daplin, d j a n i c Joplin, carrément partir d'une petite ville、mm -hmm. et devenir u、euh, méga star. Oui, euh, Absolument. Elle n'a pas eu facile, j a n i c Non, non, en effet, par contre. C'est、oh, un rêve teinté de、mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches. En 1974, c'est le décès de Ed Sullivan d'un cancer de l'œsophage avancé. Sa famille ne l'a pas mis au courant. Il avait 73 ans, mais lorsqu'ils ont appris qu'il y avait ce cancer-là, il était déjà à l'hôpital pour un autre problème et、euh, il restait, je pense, trois semaines à vivre. Donc, ils ont décidé de garder ça secret. En 1980, Back in Black d'ACDC est certifié disque d'or. Curie curieusement, même s'il est un des disques les plus vendus de tous les temps, il n'a jamais atteint la première position du Billboard. Il s'est arrêté à la quatrième place. Oui. Il a été、euh, pendant longtemps, j'imagine. Mais écoute,、euh, moi, j'ai é t s a d o l e s c e n t je s a i s en plein public cible là, de DCDC DC à l'époque.、Mm -hmm. Et puis,、euh, la sortie de Back in Black, là, ça a vraiment frappé fort. Ah、oh, oui, oui, Et, et ça, ça a redonné vie au, au rock là, parce que le rock en arabe. achet Depuis quelques années, là, avec、euh, la plupart des groupes、euh, de, de rock s'étaient transformés en groupes de AOR. <rire> les grands groupes étaient disparus à ce moment-là. Deep Purple n'existait e n plus, les d i s a b l i n non plus. Il、euh, y avait la New Wave qui, qui, vraiment, qui venait empoisonner.、Euh, Euh, le, tout, tout le milieu de la musique,、euh, le disco aussi. Il y avait Abba. <rire> oui. Alors, ça n'allait pas très bien pour le rock. Et CDC i l sont s arrivés avec Back i n Black. Ça, ça a été comme.、Euh, Euh, un renouveau ouais, un renouveau ouais, à ce moment-là. Ça et les groupes anglais là, de la New Wave o British Heavy Metal, c'est ce qui a vraiment reparti les choses.、Là. Parce que c'était l'état du rock à la fin des années 70 était aussi pitoyable, je dirais,、euh, qu'il l'avait été à, à, au début des années 60. Ah,、oh, carrément.、Oui. Oh, oui. En effet, ça a été.、Euh, c'est d'ailleurs, en, en fait, je crois encore un album chez les fans de rock là, qui, qui est définitif. Là, Absolument,、euh, oui. Et un incontournable. Pas très cérébral, mais vraiment très efficace et énergique. Ça fait la job que ça a <rire> à faire.、Ouais. En 1990, cette fois-ci, b il y a une curieuse décision de Bob Dylan, lui qui donne un concert à l'Académie militaire de West Point.、Oh, Celui、oui. qui chantait la paix、mmh. et、euh, le, le, la pro, le progrès décide de. de, de Surprendre.、Ouais, ouais, ouais. ça, c'est Bob Dylan. C'est、euh, toujours, euh, toujours à surprendre et à faire des choses inattendues et、euh, illogiques. <rire> Exactement. Les, les, les, les, les many sides of Bob Dylan,、oui. on pourrait dire. <rire> Ce qui nous amène à l'année 1992, la Cour suprême des États-Unis décide de ne pas entendre l'appel des parents qui accusaient Ozzy Osbourne d'inciter, dis-je, les adolescents au suicide, entre autres avec la pièce Suicide Solution.、Mmh. La décision t tout à fait éclairée、euh, et intelligente. Heureusement, oui. Par la suite, en 1998, c'est l'ouverture du Crossroads Center, un centre des d é s intoxications mis sur pied par Eric Clapton. Oui, mais ça, c'est pour les très, très bien nantis. a h、oh、oui, en <rire> effet. Bien sûr. Bien sûr. Et nous terminons cette.、Euh, non, non, pas t e r m i n e tout de suite,、euh, mais nous nous dirigeons plutôt en 1998, alors que Columbia lance、euh, quatre, un quatrième volet de la série Bootleg de Bob Dylan avec、euh, ce fameux concert en 1966,、euh, n'a surnommé Judas, donné au Royal a l b e r t Hall Oui, c'est drôle. C'est un moment historique. Oui,、ouais, en effet. Et nous terminerons cette journée du 13 octobre en 2008, alors que dans une vidéo pour ses fans, Ringo Starr annonce qu'il n'a plus le temps ni l'intention de signer d'autographe,、euh, qui, euh, qui, et qu'il ne peut plus, dis-je, répondre aux lettres et aux courriels qu'il reçoit constamment.、Euh, Ringo, qui avait la réputation de prendre、euh, le temps de répondre à ses fans, leur a demandé de ne plus envoyer de courriel.、Ouais. Ça, c'est triste, je trouve, qu'il ne signe plus d'autographe. Ça, c'est vraiment. Je peux comprendre qu'avec eBay et tout ça, c'est rendu pratiquement comme perdre l'argent de signer quelque chose. <rire>、euh, mais pour les fans finis là, qui n'ont peut-être、oui. pas eu la chance encore d'avoir l autographe, c'est un peu dommage. Mais en même temps, tant qu'à payer 200$ pour avoir un autographe、oh. de Ringo Starr. Non. Pas vraiment. Les, non, les artistes qui font, font ça maintenant.、Oui. Hein, est, euh, on... Lors d'une convention de collectionneurs de, de comic books, on me、mm -hmm. disait que、euh, Stan Lee euh, signait euh, des autographes pour. Quelque chose comme 75 ou 100、ah, Peut-être plus, m o i dans les 100, parce que tu vois, il y a eu le Comic Con de Montréal, il、mm -hmm. y avait、euh, William Shatner qui était là cette année,、oui. je pense que c'était 90 pour avoir une signature. Si c'est une photo, c'est encore plus cher, c'est vraiment incroyable. C'est spécial. C'est une façon d'avoir un. un Certains moments privilégiés avec ces fans. D'ailleurs, il y a une convention qui s'en vient ici à Trois-Rivières. Il va y avoir quelques, quelques acteurs qui ont joué dans des séries de science-fiction. Et là, c'est des forfaits VIP qui sont vendus pour la journée. On peut être dans la même pièce que ces acteurs-là, avoir la chance de leur parler, d'avoir des autographes et tout. C'est une façon de, de, de, de, en fait, de, de s'assurer d'avoir du public dans ce genre de c o n v e n t i o n l à、euh, Du côté des artistes, on le fait,、euh, des, des chanteurs plutôt, on le fait avec les concerts, avec les fameux paquets VIP qu'on vend maintenant. À Paul McCartney, je pense, c'est à 2000 Pour ça, on assiste、oui. à, aux répétitions. Et si, j'imagine. Euh, Sir Paul est en, en, en bonne disposition, mais il peut signer quelques autographes、mm -hmm. sur quelques albums. Ça, c'est intéressant, mais ça coûte extrêmement cher.、Ouais. Les Beach Boys, je crois, c'était 70 dollars.、Euh, non, pas 70, que dis-je, 200 quelques dollars.、Euh, mais on avait plutôt des copies de signatures. On avait un genre de, de, de document officiel qui a peut-être été signé à l'avance ou qui a été euh, photocopié. Euh, un, un, donc, les autographes de tous les membres du groupe. C'est un, un peu plus particulier. Oui, discutable. Oui. Ce qui nous amène euh, donc, euh, comme je le disais, à la, à la journée du 14 octobre cette fois-ci, la、euh, dernière journée de la semaine d'éphémérie d débutant en 1955, alors que Buddy h o l l y ouvre pour Bill Haley and the Comets à Lubbock au Texas. Sa performance est remarquée par un dénicheur de talent de Nashville qui l'invite, lui et ses Crickets, pour, en, pour enregistrer o、oui, un i u démo. oui Et c'était le début d'une carrière. qui、euh, a、euh... connu une fin abrupte, mais qui, qui, qui était potentiellement vraiment intéressante. Ouais, ouais. Je pense que Bolly Holly aurait vraiment beaucoup apporté à la musique s'il avait survécu à cet accident d'avion. En 1957, Elvis Presley lance Jailhouse Rock, qui allait devenir son neuvième numéro 1. C'était un,、mm -hmm, un assez classique.、Oh, oui, un très grand classique. En 1957, toujours, les Avery Brothers obtiennent leur premier numéro 1, eux, avec la pièce Wake Up Little Susie. Oui, oui pièce、euh, vraiment plus,、euh, plus dirais, soft. Lé légère. Ouais, légère. Tout, pas、oh, mal plus oh, légère oh, que、oui. J. Lars Floor.、Ouais. Oui. En 1966, Pink Floyd donne son premier concert entièrement psychédélique à Londres. Il jouait avant du RB、euh, ainsi que du blues,、oui. plus puriste aussi. Donc, c'est la première fois vraiment qu'il prenait cette orientation-là、euh, totale pour un concert. En 1967, The Who lance I Can See Four Miles. Oui, un immense classique.、Ah, c'est une de mes pièces favorites、oui. de la formation. Je u v q u e l e s t vraiment、brillant. très bien écrite.、Ouais. Avec un solo à une note. Oui, exact, <rire> c'est vrai. Ça, ça,、euh, ça, ça rajoute, je trouve, un peu justement <rire> au son. En 1972, en Australie,、eh、bien, Joe Cocker et six de ses musiciens sont arrêtés pour, euh, par, euh, après que la police ait trouvé、euh, de l'héroïne et de la marijuana dans leur loge. Ils ont été、euh, relâchés en échange d'une caution, par contre. Donc, on était très laxistes là-dessus. On a essayé d'empêcher les Rolling Stones d'entrer pour une question de drogue, justement, mais Joe Cocker, c'est pas grave. Il peut s'en aller. <rire> En 1977, Bing Crosby décède malheureusement d'une crise cardiaque. Il avait 76. Ans. Ouais, il était sur un parcours de golf. Non,、ouais. euh, je pense pas qu'il était au 18e trou.、Ah, son... Oui, je pense que oui. oui. C'était son sport favori,、ouais. le, le golf. Donc, il est mort heureux. Et nous terminerons cette semaine d'éphéméride、euh, du, du, du 7 au 14 octobre, ouais, ou de、euh, cette du, semaine, 8, du 8 au 14 octobre plutôt, avec en 1993 Peter Gabriel qui, emporte,、euh, qui remporte plutôt la première place du top 100 des meilleures vidéos réalisées euh, par euh, le Rolling Stones Magazine pour l'excellent vidéoclip s l e t g e h a m m e r qui est, est de tous les temps, je crois, mon favori également. Ah oui. Ben, c'est、ouais. la. Euh, la stop motion animation,、oui. c'est、mm -hmm. vraiment f a i t par le, le créateur de Wallace et g r o m i t d'ailleurs, dont le nom m'échappe toujours, mais c'est vraiment une vidéo à voir.、Mm -hmm. euh, les gens qui n'ont jamais vu ça, allez sur les YouTube、euh, lorsque Rock c l a s s i q u e sera terminé <rire> et、euh, allez voir cette vidéo. <rire> eh bien, je te remercie encore une fois beaucoup, Simon.、Euh, Simon qui anime deux émissions sur Nos Ondes cet automne. Il y a l'album classique, ça c'est vendredi à 10h, juste avant Rock c l a s s i q u e Et il、euh, y a aussi、euh, ton émission avec、euh, Maxime Tanguy, l'examen final. l'examen final. Oui, ça, c'est、oui. oui, les lundis à 13h. Merci beaucoup, Simon. Vous êtes à l'émission r o c k Classique et aujourd'hui, question de souligner comme ça la 12e édition du 3e Metal Fest qui se tient en fin de semaine. Je vous ai préparé un spécial Hard Rock et Metal REC Classique. Donc, on va entendre uniquement cet après-midi du proto-metal, du Hard Rock, des groupes parmi les pionniers, les vétérans les plus i l l u s t e s de ce mouvement majeur, mais très, très controversé. Qui existe depuis、euh, plus de 40 ans. Et au programme, on va entendre、euh, des artistes、euh, des formations comme Black Sabbath, Aerosmith Van Halen, Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest,、euh, Merciful Fate, Venom, Slayer, Chris Young, Septic Flesh, Opath. Je vais vous présenter aussi le tout nouvel album de Kiss Monster qui est sorti mardi dernier. Et dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler d'un groupe anglais de hard rock des années 70, soit Budgie. Et je vais vous présenter une f a c e complète d'un album Véné Classique paru il y a exactement 35 ans cette semaine, le 14 octobre 1977, soit a live, tout de Kiss. Donc, beaucoup de Kiss cette semaine en perspective.、Euh, on va débuter avec、euh, un peu de, de musique de v é t é r a n Du mouvement high, des protométal, je dirais. Dans un moment, on va entendre James Gang, on va entendre Mountain aussi. On parlait plutôt、euh, du Grand Funk Railroad. Eh bien, on, on va écouter une pièce,、euh, ça, ça a l'air de rien comme ça en 2012, hein, mais en 1969, lorsque c'est sorti sur l'album Mountain,、euh, ça avait l'air de l'apocalypse, la fin du monde. On écoute la pièce Into the Sun. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é d e v a n s la seule à diffuser du vrai de vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9 FM!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 Il sera ainsi orienté vers les ressources appropriées disponibles sur le campus et qui seront susceptibles de lui apporter de l'aide. Pour plus d'informations sur l e q u e s t i o n n a i r e ou sur la réussite étudiante, écrivez à p r o s p e r e c o p e r t i a l u k t r c a ou visitez le uqtr.ca réussite. À l'occasion des dîners gérontologiques, la conférence L'Université du Troisième Âge et l'engagement des personnes aînées sera présentée le 12 octobre prochain de midi à 13 heures. Il s'agit d'une conférence de Mme Monique h a r v e y directrice de l'UTA et chercheuse associée, et M. Jean-Claude Coalier, professeur et chercheur régulier de l'Université de Sherbrooke. L'activité aura lieu au 1051 du pavillon Michel Sarrazin. L'entrée est gratuite. Les participants sont invités à apporter leur lunch. Les étudiants des cours de dessin du département de philosophie et des arts invitent tous les étudiants au vernisage s de l'exposition Dessin e Moine Galerie d'Art. Qui aura lieu le 16 octobre prochain de 15h à 17h à la galerie R3 du pavillon Néré-Bauchemin. Les artistes dessinent directement mur à mur à la galerie. Il s'agit d'une fresque monumentale et collective en guise d'adieu à cet espace d'art expérimental avant sa démolition et la construction du pavillon à la vie étudiante. C'était votre capsule InfoCampus. Les 12 et 13 octobre prochains à la bâtisse industrielle, t r o s r i v i è r Metal en collaboration avec Long McQuaid, Lapus Rock et CFO 891 p r é s e n t e le t r o i r i v i è r Metal Fest, 12ème édition. 15 groupes sur 2 soirs mettent en vedette Gorgons, b a r t Cephalic Carnage, Prision, s c e p i c Flesh et Cataclysm. b i e n e n t e c h e Long and McQuaid, anciennement musique Daniel Côté, Lapus Rock, Le Metal Punk, niveau 3 à rmf.com, au, au prix de 35$ pour un soir. 60 pour les deux soirs. Quantité limitée. CD compilation double r e m i s gratuitement à l'entrée. Gracieusement de Galley Records. Les 12 et 13 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le d r i t rmf.com. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiantes de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 Les Patriotes, une tradition d'excellence. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89, o、oh. John, avec la version spectacle de Stormtroopin, qu'on retrouve sur son très bon album Double Life Gonzo, paru en 1978. Juste avant ça, on a entendu Mountain avec Never in My Life, c'est tiré de leur disque Climbing de 1970. Et au début du blog, on a entendu t h e Grand Funk Railroad avec Into the Sun, qui nous vient de leur premier album, On Time, qui est paru il y a exactement 40, 43 ans, en 1969. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, question de souligner la tenue du fameux Trois-Rivières Metal Fest à la bâtisse industrielle en fin de semaine. Je vous présente un spécial Hard Rock et Metal Rock c l a s s i q u e avec seulement des gros noms qui ont marqué l'histoire de ce genre des plus controversés. Dans quelques minutes, on va entendre James Gang, on va aussi entendre Aerosmith, mais tout de suite, on écoute Cheap Trick He's a Whore. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Vélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 infirmes.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 バッファー、セファリッカーネジュ、クリスヨン、セプティクフレッシュ、エカタクリスム。ピアー・オン・レ・クウェイド、e 生のミュージッ i ダニ o ル・コティ、ラプ e ロッ t レ・ l トル・パンク、23RMF.com、Au お de 35$ pour un soir ou 60、60$ pour les deux soirs。Quantité limitée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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a n g Gang、avec Walk Away, la pièce qui ouvre leur troisième album, tout simplement intitulé Thirds, paru en 1971. Et juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec Rats in the Cellar de l'album Rocks de 1976. Et au début du bloc, on a entendu Cheap Trick avec He's a Whore. Ça, c'est tiré du premier album homonyme de Cheap Trick qui est sorti en 1977.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 c l a s s i c n e t Dans un moment, dans le bloc, on va entendre Nashville Pussy, on va aussi entendre Rose to t o m a i s tout de suite, on écoute un immense classique de ACDC. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Vous êtes à l'antenne de la radio campus. La station des mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 17h。 Pussy, Piece of Ass, ça nous vient de leur album High as Hell paru en 2000. Juste avant ça, on a entendu les Australiens de Rose t a t t o o avec Nice Boys, donc les Rock and Roll. Et ça, ça nous vient de leur premier album homonyme qui est sorti en 1978. Et au début du bloc, on a entendu ACDC avec It's a Long Way. To the top if you want a rock and roll, qui nous vient de leur premier album qui est sorti de façon internationale, High Voltage, en 1976. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l'État. Aujourd'hui, il e s question de souligner comme ça la tenue du fameux Metal Fest de Trois-Rivières à la b â t i s s e Industrielle. En fin de semaine, je vous présente un spécial Hard Rock. Et m é t a l c classique, avec seulement des gros noms qui vont marquer l'histoire de ce genre, des plus controversés, je dirais. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Cette semaine, je vais vous parler du trio anglais Budgie. Pour le moment, on va y aller avec、euh, des, certains des très gros noms du hard rock. Dans un moment, on va entendre les Canadiens de BTO, Backman, Turner, Overdrive, et les anglais de Queen. Mais tout de suite, on écoute les Texans. De Z Z Top it I heard it on the on X ずいずいと。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 spectacle de Tie your mother down, q u o n r e t r o u v e sur l e u r e x c e l l e n t disque en spectacle Life k i l l e r s de 1979. C'était précédé des Canadiens Backman Turner Overdrive avec la pièce titre du disque Four Wheel Drive de 1975. Et au début du bloc, on a entendu ZZ Top avec Heard It on the X de l'album Fandango qui lui aussi est paru en 1975. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l'État.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 On en est maintenant rendu à la chronique des groupes obscurs. Et cette semaine, je vous parle d'un trio anglais très obscur pour la très grande majorité des gens, mais un trio qui a eu passablement d'influence sur certains musiciens qui sont devenus à leur tour très influents et connus. Je vous parle de Budgie, groupe qui s'est formé à Cardiff, en Angleterre, en 1967 autour du bassiste et chanteur Burke, Burke Shelley. Et du guitariste Tony Borge, un groupe très particulier avec un nom bien singulier, b o d g i e qui signifie perruche en, en français, ce qui est pas un nom très répandu pour un groupe de gros rock. Ça fait pas tellement menaçant pour un groupe de rock perruche.、Euh, néanmoins, b o d g i e c'est vraiment un des premiers g r o u p e typiquement proto-metal dans la m o u v e m e n t de Black Sabbath avec qui ils ont débuté simultanément et à l'instant de Black Sabbath, Budgie mélangeait une musique très lourde et j o u é e à très haut volume, ponctuée de passages plus doux et acoustiques. On les a beaucoup comparés à Black Sabbath mais aussi à Rush. à cause des、euh, structures progressives de leur、euh, chanson et de la voix très haut perché de Burke Shelley,、euh, qui s'apparente à celle de Geddy Lee.、Euh, mais il faut dire à la décharge de Budgie que ces derniers sont apparus longtemps avant Rush. On ne peut donc pas ici、euh, parler de plagiat.、Euh, les trois premiers albums de Budgie sont considérés comme d'authentiques chefs-d'œuvre du rock des années 70, c'est-à-dire le premier homonyme, par u e n 71, Squawk, 1132，never turn your back on a friend。 De 1973, des albums dont les pochettes ont été、euh, illustrées par Roger Dean,、euh, le responsable des pochettes de Yes les plus flamboyantes, ce qui en fait de très beaux objets.、Euh, grâce à ces albums,、euh, Budgie se sont fait une bonne réputation en Angleterre, mais sans jamais devenir de véritables vedettes. En Amérique du Nord, par contre, ils sont toujours restés un groupe culte, obscur et extrêmement underground. Malgré ç a ils ont、euh, beaucoup influencé des jeunes qui sont devenus. Importants par la suite. Parmi ceux-ci, on peut citer les membres de Iron Maiden, Metallica, Soundgarden et même Van Halen qui ont repris à leur début la pièce-titre du quatrième album de b o d g i e In for the Kill de 1974. Question de vous donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de b o d g i e On va tout de suite aller écouter quatre de leurs meilleurs morceaux en carrière, les plus remarquables. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule. À diffuser du vrai de vrai rock obscur à Toire et v i è r g e c'est fou. 89.1 FM. To come. On vient d'entendre quatre de leurs meilleures pièces parues dans les années 70. On vient d'entendre la pièce Napoleon Bonaparte 1 et 2 de l'album Bendolier de 1975. C'était précédé de Crash Course in Brain Surgery du disque In for the Kill de 1974, un morceau qui a été repris par Metallica dans les années 80 sur leur Maxi Garage Days, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant. Dans le bloc, Brad e Fan qui ouvre le troisième album de Budgie, Never Turn Your Back on a Friend. Très bon disque de 1973. Au début du bloc, on a entendu la chanson Nude Disintegrating Parachutist Woman, tirée du premier album homonyme de ce trio. Très obscur, mais en même temps très influent. Je dirais qu'en dehors de l'Angleterre, Budgie était. Tout à Fait inconnu s、euh, du grand public, mais qu'ils étaient、euh, vraiment connus, des amateurs de rock et、euh, des musiciens érudits.、Euh, C'est pourquoi ils ont eu un impact important、euh, sur les membres de Metallica, entre autres,、euh, Soundgarden et Van Halen, qui ont、euh, tous repris des morceaux de Budgie.、Euh, Soundgarden a repris le morceau Homicidal, Suicidal et Van Halen ont repris la chanson-titre de In for the Kill. En Angleterre, ils ont、euh, tout de même acquis une bonne renommée、euh, sans jamais devenir de grandes vedettes.、Euh, renommée qui leur a、euh, tout de même permis d'être au haut de l'affiche et en vedette au festival de Reading en 1980 et 8 2 Malheureusement, Budgie、euh, était une formation très instable et plusieurs musiciens ont passé、euh, dans, dans ses rangs. Au cours des ans, ce qui n'est pas une très bonne chose. Leur inspiration s'est aussi émoussée de façon remarquable après leur troisième album et les autres qui ont suivi dans les années 70 et au début des années 80 étaient plutôt moyens. En 1984, le groupe s'est séparé, un peu dans l'indifférence générale. Ils se sont toutefois reformés dans les années 90 pour des concerts sporadiques après que Metallica Et ressusciter un certain intérêt, comme ça, pour b o d g i e après avoir repris deux de leurs chansons sur, sur leur disque. Euh, depuis、euh, b o d g i e ont sorti plusieurs、euh, disques en spectacle et un album studio en 2006 intitulé You're All Living in Cuckoo Land, qui a été très bien reçu par la critique spécialisée.、Euh, du groupe original, il ne reste que le bassiste et chanteur Burke Shelley, euh, qui, euh, malgré des problèmes de santé、euh, sérieux, En 2010, planifie une tournée de concert s prochainement et même un nouvel album studio. Voilà qui complète cette petite présentation de b o d g i e J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70, celui-là allemand. Je vais vous présenter le groupe Night Sun. C'est donc un rendez-vous. 13h27.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 Sans oublier le groupe phare du moment, les Islandais de o f m o n s t e r and Man. Rendez-vous sur m p o u r m o n t r e a l c o m pour la programmation complète et achat s de billets et passes week-end. M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. Ce mercredi 17 octobre, 19h, au Colisée de Trois-Rivières, nos Patriotes hockey affront Concordia. L'admission est gratuite pour les étudiants. Visitez notre site web uqtr.ca. barobique Patriote. Les Patriotes, une tradition d'excellence.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 Aujourd'hui, question de souligner la tenue du fameux Trois-Rivières Metal Fest à la bâtisse industrielle en fin de semaine. Je vous présente un spécial hard rock et metal rock classique avec seulement des gros noms qui ont marqué l'histoire de ce genre des plus controversés. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter ma nouveauté de cette semaine, soit le tout nouvel album en studio de Kiss. Intitulé Monster et qui est sorti en magasin cette semaine. Pour le moment, on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une f a c e complète d'un album v é n i de classique. Cette semaine, je vous présente un disque qui est sorti il y a exactement 35 ans, cette semaine, soit e e m a i n s Alive 2 de Kiss. Qui est paru le 14 octobre 1977, Kiss qui,、euh, dès leur début, se sont attirés comme ça, les sarcasmes et le mépris des critiques et des générations précédentes, je dirais. Mais malgré ça, ils sont devenus un des groupes les plus influents des années 70, qui a engendré une génération complète de musiciens qui sont devenus à leur tour influents et incontournables dans le domaine du rock pur et dur. Une liste infinie dont on peut citer toutefois les noms de Nirvana, Anthrax, Pantera, Rob Zombie, Slayer, Manowar, Soundgarden, Alice in Chains, Motley Crue et Dinosaur Jr. Ace Freely et Eddie Van Halen sont les deux musiciens qui ont eu le plus d'impact. Sur la génération suivante de guitaristes. A Live 2 est sorti à la fin de 1977 afin de permettre aux membres du groupe de faire une pause bien méritée, comme ça, après plus de quatre années de travail intensif. Je vous rappelle qu'en 1975 et 1977, Kiss é t a i t à l'apogée de leur carrière et ils étaient constamment en tournée, tout en sortant au moins deux albums par année. A Live 2 était enregistré en gros. Au Forum de Los Angeles à la fin de l'été 7 7 pendant la tournée Love Gun, mais aussi lors d'un concert au, Budok au Budokan de Tokyo en avril 7 7 soit les pièces I Want You et Beth. Il、euh, y a même un morceau qui est enregistré pendant un soundcheck,、euh, soit Tomorrow and Tonight, auquel on a ajouté des applaudissements à l'arrière. C'est un peu discutable comme procédé, mais il faut dire que l'ensemble a un charme et une énergie peu communes, à peu près、euh, inégalées,、euh, également é、euh, s e e u l par le disque en concert précédent du groupe, soit Alive, qui était paru seulement deux ans auparavant. Aujourd'hui, on va écouter la phase 1 au complet.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 あ<音楽> On vient d'entendre la face 1 au complet de leur album double vénile classique en concert Alive 2, paru il y a 35 ans cette semaine, le 14 octobre 1977. On vient d'entendre la très efficace Love Gun, précédée、euh, d'un de mes riffs de guitare préférés de Kiss, Making Love, et que le groupe a interprété, semble-t-il, lors de leur dernier passage en concert en Angleterre cet été et sur certaines dates. De leur、euh, tournée actuelle. Ça, c'est très rare que Kiss joue、euh, Making Love en spectacle、euh, maintenant, depuis de très, très, très nombreuses années. Juste avant ça, on a entendu une chanson un peu obscure、euh, de Gene Simmons et que Kiss n'ont probablement pas interprété depuis、euh, 1977,、the、Ladies Room. C'était précédé、euh, de deux des plus gros canons de Kiss, soit Detroit Rock City et King of the Nighttime World. Cet album double a eu beaucoup de succès et c'est au Canada qu'il a atteint la plus haute position au palmarin, soit la cinquième place, alors qu'aux États-Unis, Alive 2 est monté à la septième position. Au Japon, il est monté dans le top 10, alors qu'en Angleterre, il est seulement monté à la soixantième place. Le disque était présenté dans une très belle pochette, très colorée, accompagnée d'un livret de photos et même d'un assortiment de tatouages pour enfants. a Live 2 a été le, premier, le dernier plutôt, petit bijou que le groupe a sorti dans les années 70 parce que le reste a été un peu moins brillant, il faut le dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face d'un autre album v é n é l e classique paru il y a 40 ans. Je vais vous présenter le disque w h o d o m e n The Birth Control. C'est donc un rendez-vous.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 Je vous parle maintenant de ma nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album studio de Kiss qui est sorti en magasin mardi dernier et qui s'intitule Monster. Un album qu'on attendait depuis très longtemps, qui devait à l'origine paraître au début de cette année et qui est sorti huit ou neuf mois plus tard pour des raisons obscures. Gene Simmons le vante depuis l'année dernière en disant que c'est un des meilleurs albums de Kiss en carrière, bien meilleur que le précédent Sonic Boom. De 2009, qui était pourtant très bon,、euh, d'autant plus que Simmons annonçait que le disque était rock à 100% et qu'on n'y retrouvait,、euh, retrouvait pas de b a l a d e、euh, Dans ce temps-là, on s'attend alors à ce que ça arrache.、Euh, les fans de Kiss avaient très hâte à la sortie de ce monster. J'avais、euh, très hâte de l'entendre aussi, étant un fan de Kiss depuis mon enfance,、euh, il y a longtemps.、Euh, je m e suis donc procuré. Et personnellement, ce que j'aime de Kiss,、euh, c'est qu'ils sont divertissants.、Euh, ce n'est pas à prendre au sérieux. Ils font une musique accrocheuse, très rock et souvent très drôle.、Euh, quand j'écoute un album de Kiss, je m'attends à sourire et à voir du plaisir. C'est une musique qui rend de bonne humeur, du Kiss.、Euh, c'est donc ce à quoi je m'attendais en écoutant Monster. Malheureusement, j'ai été un peu déçu、euh, d'abord par le fait que les nouvelles chansons et les riffs ne sont pas tellement accrocheurs, à mon avis. En tout cas, pas mal moins que sur Sonic Boom. On connaissait déjà le morceau Hell or Alleluia、euh, que je fais tourner ici a v e c Classic depuis à peu près deux mois et qui、euh, est une pièce plutôt accrocheuse. Malheureusement, je dois dire, après plusieurs écoutes de l'album, que、euh, c'est la meilleure, cette pièce, Hell or Alleluia. Le reste est moins intéressant.、Euh, curieusement, cette fois-ci, ce sont les chansons de Gene Simmons qui sont les meilleures, à mon avis. D'habitude, Paul Stanley écrit les meilleurs morceaux. Sur chaque album.、Euh, ce s t pas le cas cette fois-ci. Et Simmons、euh, s'en tire mieux、euh, que Paul.、Euh, il e s t pas dans sa plus grande forme, je trouve.、Euh, il, il a pondu des morceaux assez ordinaires, souvent mid-tempo. Ce e s t pas mauvais, mais c'est décevant parce que euh, Simmons euh, nous l'avait vendu, ce disque, en disant que c'était à peu près ce que Kiss avait fait de meilleur depuis les années 70. Et、euh, ce n'est tout simplement pas ça. Simmons a même l'air d'avoir perdu son sens de l'humour sur ce disque-là.、Euh, j'ai même p a s r i une fois. Il、euh, y a de bonnes choses sur Monster, mais en général, j'ai été déçu,、euh, surtout si on le compare à d'autres albums qui sont sortis cette année par des groupes de vétérans, entre autres le dernier Van Halen, qui était excellent, et、euh, le nouveau Rush, qui est absolument fantastique. Monster, il fait pitié à côté d'eux.、Euh, question de vous faire une idée,、euh, je vous propose d'aller tout de suite écouter trois albums.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 entendre quatre des meilleurs morceaux qu'on retrouve sur leur tout nouvel album Monster qui vient de paraître. On vient d'entendre Shout Mercy, une composition de Paul Stanley, et c'est une des pièces préférées de cet album. de Mon ami Mephisto, qui est probablement le fan de Kiss,、euh, le plus grand fan de Kiss que je connaisse, il a bien aimé cet album,、a、Monster. Juste avant ça, on a entendu All for the Love of Rock and Roll, une composition, une autre composition de Paul Stanley,、euh, cette fois-là, interprétée par、euh, le batteur Eric Singer,、euh, composition qui se rapproche un peu du son de Kiss à leur début, du moins,、euh, de l'époque rock and roll over. C'était précédé de deux compositions de Gene Simmons, soit Wall of Sound et Back to the Stone Age. Comme je l'ai dit, ce sont,、euh, ce sont quatre des meilleurs morceaux du disque, mais il、euh, y a aussi、euh, la composition de Tommy Thayer, Out of This World,、euh, qui est pas mal.、Euh, Monster, c'est pas mauvais, mais、euh, je pense pas qu'aucune des pièces、euh, qu'il compose ne va devenir un gros canon ou un classique intemporel. De toute façon,、euh, connaissant très bien Kiss,、euh, ils ne vont probablement pas en interpréter、euh, plus qu'une. En spectacle dans leur、euh, prochaine tournée euh, et euh, ils n'en joueront plus aucune dans deux ans.、Euh, Sonic Boom, c'était un très bon album et ils ont、euh, joué, juste joué Modern Day Delilah en spectacle lors de la tournée Sonic Boom. C'est dommage, mais、euh, ils n'essaient pas de se renouveler, k i Ils sont、euh, très redondants en concert. Et、euh, cette fois-ci, l'étincelle n'était pas là pour、euh, ce nouvel effort、euh, studio, à mon avis,、euh, auquel j'ai donné une cote de 6,5 sur 10.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 Euh, comme je l'ai dit plus tôt, il、euh, y a des groupes de vétérans qui ont sorti des albums absolument fantastiques depuis le début de cette année. Je pense entre autres à Van Halen, qui ont sorti un de leurs meilleurs albums en carrière en février, soit Another Kind of Truth.、Euh, mais il y a aussi、euh, les bons amis et anciens collègues de tournée de Kiss, Rush, qui ont sorti un, de, de leurs meilleurs, un des meilleurs disques de 2012 et un de leurs meilleurs、euh, tout court. s Je parle de Clockwork Angels, dont on écoute tout de suite un morceau.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 Venez-vous-en! Les p a l m a r i s c'est fou! Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. En direct les jeudis de 15 h à 18 h, en rappel les vendredis à 17 h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie.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 C'est fou, 89. ans. avec la version spectacle de t y r a n d e On retrouve sur leur excellent album Unleashed in the East, paru en 1979 et que tout amateur de métal sérieux devrait avoir en sa possession. Juste avant ça, on a entendu Uriah Heep avec la pièce-titre de leur、euh, avant-dernier album Wake the Sleeper, qui est paru en 2008. Et au début du bloc, on a entendu Rush avec Headlong Flight, ça nous vient leur très, très, très bon, absolument excellent、euh, nouvel album Clockwork Angels, qui est paru au début de cet été. Ça vient en spectacle d'ailleurs, Rush, prochainement. Je vous en reparle un peu plus tard dans la chronique spectacle.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 Euh, dans un moment, on va entendre Iron Maiden, on va aussi entendre Accept, mais tout de suite, on y va avec une grosse pointure、euh, du métal anglais. Saxon Denim and Letter, vous êtes à l'antenne de la radio Campus. La seule d i f f u s é e du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est vous, 891FM.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 and the f o n Burn Maiden avec Die with Your Boots on, c'est tiré de leur quatrième album, l'excellent Peace of Mind de 1983. Juste avant ça, on a entendu Accept avec Fast as the Shark, c'est la pièce qui ouvre leur disque Restless and Wild, leur premier gros classique paru en 1983.、Et、au début du bloc, on a entendu Saxon avec Denim and Leather, un de leurs plus gros canons en carrière.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 L'événement métal de l'année, le Trois-Rivières Metal Fest, qui a lieu à la bâtisse industrielle à côté du Colisée sur le terrain de l'expo. Ça se passe ce soir, vendredi et demain samedi. Les billets sont en vente depuis un bout de temps. Cette semaine, j'ai discuté avec le grand Manitou de l'événement, M. Jeff h o o l et voici ce que ça donnait. Il y a deux ans, pour la 10e édition, vous aviez connu une année record par rapport à l'achalandage. Par contre, vous n'avez pas eu l'affluence à laquelle vous vous attendiez l'année dernière. Est-ce que ça a mis l'avenir du Metal Fest en péril? b e n sans dire que ça a mis l'avenir en péril, ça nous, a... ça, ça nous a permis de nous recentrer sur peut-être、euh, qu'est-ce qu'étaient le, le, les vraies bases du 3e Metal Fest avec、euh, notre public et、euh, Parce que l'année passée, on s'était, on a essayé peut-être une formule que ça a peut-être pas été,、euh, concluante, mais ça a été t o u t an même, un très bon Metal Fest. Mais cette année, je crois, avec、euh, le line-up qu'on a, c'est plus homogène et,、euh, les budgets sont plus,、euh, balancés pour,、euh, plus réalistes, je veux dire. Donc,、euh, on a, on a b i e n confiance cette année pour avoir, u、euh, n e très bonne édition et, e、euh, et retourner vers、euh, les vraies bases qu'est le Metal Fest. Hein, Un festival underground heavy metal, death metal,、euh, trash et、euh, extrême. Oui, parce que ça va bien dans la scène métal, elle est en santé. Oui, elle est en santé, mais il faut、euh, quand même、euh, fragile aussi. Je veux dire,、euh, dans le sens qu'il y a beaucoup de compétitions et、euh, le public, euh, voyons, euh, son dollar、euh, loisir est très sollicité. Fait qu'il faut arriver avec un produit qui l'intéresse. Il faut présenter、euh, des, des très bons shows. Quand t as des très bons shows, ben, t as des chances de. De, de, de tirer peut-être le monde. Il faut, faut travailler deux fois plus fort. Il、euh, faut toujours travailler, mais là, c'est plus、euh, c'est pointu l u s p un peu, des fois. Il faut. t a n a l y s e tout,、euh, dire, bon,、euh, c'est une question de mélange.、Hein. Tu peux avoir des très bons bens. Comme l'année passée, on avait des très bons bens, mais je crois que le mix n'était pas assez homogène, qui fait que、euh, ça peut pas attirer tout le monde comme on aurait, on aurait pensé. Donc, on a appris de nos erreurs l'année passée. Je pense e cette année, on a quand même.、Euh, Un line-up très intéressant. Parle-nous-en donc, justement, de cette 12e édition.、Euh, regardez, vendredi, ce s t vendredi le 12 octobre, on a la chance、euh, d'avoir la formation Gore Guts de Sherbrooke, formation culte dans le death metal. Pour ceux qui ont suivi un peu le s mouvement s de death metal floridien, s on pourrait dire Gore Guts, a fait partie de cette espèce de, de, de vague-là. Oui, puis on pourrait dire que ton vendredi, c'est un vendredi qui est pas mal métal québécois. Oui, on a un très bon、euh, vendredi québécois, mis à part、euh, Céphalique Carnage qui vient de Denver, Colorado. Le reste, c'est tout des bandes q u é b é c o i s Céphalique, qui, quand même, c'est un groupe、euh, qui, qui existe depuis assez longtemps. Je te dirais,、euh, fin des années 90.、Euh, J'ai produit Céphalique Carnage en 2000, je pense, ou 2001, au Macky's a r t Étant à t o u r n e je les avais bouqués, mais c'est un band que ça fait longtemps qu'il roule, que je connais bien, q u Il fait partie de la famille des, des, des bands d h e a metal américains là, qui, qui viennent visiter. Les pionniers. v o i c e s t des pionniers, puis c'est comme un, un style grime et spécial. Là, puis faites à noter,、euh, le drummer de Céphalic Carnage le drummer de g o r e g u t s et le même drummer qui est Patrice Amelin, qui est、ah、le drummer ouais, de Martyr,、ouais, ouais. il va faire les deux, les deux shows. il、euh, faut noter aussi que b a r f et Anonymous, qui sont sur le, le, le set, c'est Carlos a r a y a le d r u m m u r d'Anonymous, qui fait le, le, le set. Fait qu'on va avoir、euh, deux d r u m m u r s qui vont faire deux shows. Fait qu'ils vont avoir chaud, les d r u m m u r s On a le retour d'Anonymous au Troisième Metal Fest. Pour ceux qui se rappellent de l'édition 2010, il y avait, Anonymous avait joué avec mon oncle Serge. Mais en tant qu'Anonymous tout seul. Je te dirais que ça fait de, depuis 2006, dans le temps du Macky's Art, qu'ils n o n t pas venus.、Euh, ah, ouais. ouais. Fait que,、euh, Anonymous, qui a un, qu un, un nouvel album. Il est sorti、euh, en décembre l'année passée, ouais, c e a i Oui, bien sûr, on peut dire cette année, avec un album complètement français.、Mm -hmm. Donc,、euh, ça va être intéressant de le voir. C'est toujours un. Anonymous, c'est toujours une valeur sûre. On a un Expect aussi. Un Expect, c'est très intéressant. C'est un ben un peu. Ça serait dur à décrire. C'est pas mal éclaté. Eux autres aussi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait le Metal f a crois que c e s 2009, la dernière fois. Ça fait trois ans. C'est un groupe qui est tout le temps le fun d'avoir. C'est très le fun d'avoir en spectacle. Beaucoup d'énergie. C'est tellement spécial de musique. C'est très hybride. C'est marteau. Tu arrives sur une autre planète. Cette année, on a, on a décidé de. Ça fait quelques années que ce groupe-là nous avait signalé le, le vouloir de venir au Metal Fest. On ne voulait pas mettre des bains d'hommages, mais cette année, on a plié sur nos, nos convictions. Il y a, il y a un que les fous qui ne changent pas d'idée, comme on dit. Puis on a mis le groupe Symbolique, qui est un hommage. Oui, c'est ça, mais c'est un hommage assez particulier parce que c'est un hommage à un groupe qui, de toute façon, n'existe plus. Oui, puis c'est un ben de culte. Ce n'est pas, pas un hommage à Metalca, tu comprends-tu? Oui, oui.、Ouais, ouais. Euh, sans rien enlever à m e t a l l i c a mais c'est moins mainstream. Mais ça reste un classique dans, dans, dans les années 90, d'être. c u u x q Ils ont... viennent de où, eux autres, Symbolic ça vient, Ils viennent de Québec. C'est d e s gars de Québec. Mais il y, le, le, il y a Forest, qui est le basement d e n s b a r t qui va jouer avec,、euh, avec Symbolic. Et en ouverture, nous avons Trolem. Oui, groupe local. Groupe local. On a, on a su, suivi un petit peu nos.、Euh, Notre mission sociale de mettre un groupe local, mais c'est un très bon groupe local aussi. C'est、euh, un genre de folk,、euh, comment je pourrais dire,、euh, pagan. Ouais,、euh, pagan folk, viking, c'est vrai. Ouais, c'est ça. f a que vous allez voir, ceux qui aiment les affaires、euh, mélodiques, là,、euh, Fait que ça, c'est là, le, le vendredi, le 12 octobre. Ça va être très québécoise, mais avec des groupes,、euh, cultes et,、euh, même si on dit,、euh, des bandes q u é b é c o i s mais c'est des bandes qui, comme Go Our g u t s、euh, même Anonymous, qui, qui vont, en, qui vont en France. o n expect qui l s ont fait des tournées en Europe. C'est des groupes,、euh, de calibre international. C'est,、mm -hmm. c, c s、ouais. le monde e dit,、euh, ouais, mais c'est des bandes, des bandes ici. Ouais, mais c'est des bandes i qui sont internationales.、Mm -hmm. Qu'on a ça dans notre courbe, on est chanceux. C'est, on ne faut pas venir <rire> d'Europe. <rire> c'est des bandes qui, Qui compétitionnent、oui. avec des groupes d'Europe. Le samedi 13 octobre, le lendemain, ça ne dérougira pas. Là.、Mm -hmm. euh, nous avons en tête d'affiche Cataclysm. Parlant、euh, d'un groupe québécois qui fait une grillère internationale. Oui,、euh, ça, c'est pas mal Cataclysm, mais ils sont, sont encore dans, dans, dans leur prime.、Euh, サンディアンド・ユーロップ・ザ・ユーロップ・ザ・ユーロップ・ s ユーロップ・スンドゥー・ソン・トゥー・スンドゥのスンのゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥー・スンドゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥー� Qui s'arrête au 3V Metal Fest. Fait que c est, c est, ça va être très intéressant.、Ah, très ça va être très international.、Oh oui, c'est vraiment cool.、Ouais. Donc, Septic Flash qui vient de, de, de, de la Grèce.、Ouais. C'est un genre de. Toi, tu pourrais plus nous le dire.、Euh, ben écoute, moi, je simplifierais ça en disant que c'est du métal progressif extrême. Oui, puis.、Euh, un peu symphonique. Euh, ouais. ben, en fait, le dernier album est même très symphonique,、là. mais je p r é f é r e r a i s ça comme ça, du Progressive Extra. C'est très européen comme style、ouais. aussi, c'est rien d'américain. Les deux derniers albums sont vraiment hallucinants. Oui. Ça va être à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas cette c flèche. Pour ceux qui connaissent ça, ben, on a ça à trois reviens.、Mm -hmm. euh, soyons fiers. De... C'est un groupe qui marche depuis au、euh, moins une vingtaine d'années. Euh, okay. Mais vraiment, c'est avec les deux derniers albums que ça a commencé à marcher très fort pour eux. Parce qu'au début, c'était du black metal,、là. mais、euh, ils se sont raffinés avec la tête. OK. Puis、euh, on a Crazy Young,、um. ça c'est comme nos petits frères de, de Brésil qui viennent souvent. puis、euh, ben, Ils sont venus au Metal Fest en 2008,、mm -hmm. ils sont déjà venus en 2006 au Maquisard. Ça fait que Crazy Young, c'est une,、euh, mm -hmm. une tempête dans un, dans un container. C est, c est <rire> mais très talentueux, c'est très,、euh, très in your face. C est, c est,、euh, moi, moi je ne suis pas un amateur de dette s et puis、euh, j'adore Crazy Young. Ouais, parce que, ça il, me donne une idée. Oui, mais c'est pour ça. Ce s t pas passé du gros dette, c'est quand même très bien fait, g r o s v i e énergique. Ils sont trois sur le t a l e on dirait qu'ils sont 50.、Mm -hmm. tu sais, ben, dire, dans le sens que. C'est r a i que c'est la guerre atomique. Qui, qui, ouais, qui... Ouais. Mais très bien fait. Ce n'est、mm -hmm. pas, pas, pas de la poubelle. Là,、euh, avant, avant ça, on a Exdeo, qui est les, le, le Ben, comment side、ouais. project de Maurizio et les gars de Cataclysm. Donc,、euh, on va avoir les gars de Cataclysm faire deux shows. Je pense que c'est la première fois qu'ils font deux shows complets dans un festival.、Mm -hmm. 私たはこのような感じの人生を感じる。XDO は全ての symphonique。Pu, euh, le, le sym ique, euh, Il y a un concept là, <ouais. S 2> qui tourne autour. Prenez <de S 1> le film300 e mettez ça en musique: Gladiator. Gladiator, oui. Mais c'est très punchy, groove.、Euh, c est, c est, moi, j l e ai v u au Pagan Fest et j é t très, très surpris.、Mm hmm. Euh, avant ça, on a Melekesh, Melle qui est un groupe qui, originellement, vient de、R、Jérusalem.、Mm -hmm. Ils sont maintenant basés quelque part en Europe, mais qui ont des, des, des influences pas mal de l'UPI. On pourrait dire, d'eux, que c'est comme. Ils font penser un peu à ce que o p e t fait, mais avec une saveur、euh, Moyen-Orient. Oui, c'est、mm -hmm. ça. Mais、euh, peut-être avec du、euh, plus élevé. Oui, pas mal plus élevé. C'est、euh, un genre de death metal, mais très.、Euh, C'est pas américain, c'est pas.、Euh, non, non, non, non c'est vraiment.、Euh, vraiment Moyen-Orient.、Euh, oh, oui. ouais. euh, avant ça, on a un, un, un duo、euh, de black metal qui s'appelle Inquisition,、mm -hmm. qui vient de, de la Colombie. Pas de la Colombie britannique, on parle de la vraie Colombie. <rire> là, là. <rire>、oh, oui. Puis、euh, c'est très ambiant, black, euh, spécial. Ce、euh, sont deux gars, un drummer et un e guitariste. Il y a un bon base là-dessus, mais pour les amateurs de black plus euh, ambiant, euh, un peu obscur,、euh, ça, ça, peut, euh, ça peut être une bonne,、euh, un e bon.、Euh, n、bon、e Un black plus traditionnel, o u a i s bien là, je ne suis pas assez、euh, ferré dans le black, là, mais je te dirais que c'est un black qui est un peu ambiant, un peu、euh, obscur, un peu.、Euh, okay. qu'est-ce que je peux,、euh, je peux en décortiquer.、Là. Ah, j'ai e n v e de voir ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas mal le line-up de, de cette année. u line-up avec、euh, différents styles, mais qui, qui se connecte pas mal entre eux autres. C'est des très bons vins de qualité, encore une fois cette année. En tout cas,、mm. on essaye toujours de mettre、euh, la qualité avant tout. Ça se passe à la bâtisse industrielle à Trois-Rivières, c'est 1760 avenue Gilles-Villeneuve, c'est à côté du collier Trois-Rivières. Pour ceux qui ne savent pas, ça, les p o r t e s r o u v e n t à, à 17h et le, ça commence vers 18h, 18h30. Ça fait qu'arriver tôt, parce que les groupes, ça commence à b o n h e u r Ça coûte pour un soir, c'est 35 tout inclus. Et pour deux soirs, des p a s t s s'il en reste quelques-uns quelques à vendre dans les points de vente, c'est 60 Il y a un CD compilation qu'on donne gratuitement, un CD double, avec plein de groupes québécois et toutes sortes de groupes.、Euh, ceux qui achètent le p a r s ils sont sûrs d'avoir le CD parce qu'ils s i m p r i m i e n t à 1000 CD. Sinon, c'est premier arrivé, premier servi. Mais si tu as ta passe, puis les passes, il faut dire aussi qu'on limite la vente à 300 passes. Après ça, il n'y en a plus à vendre. Puis rendu à l'entrée, b il n'y aura plus de force à vendre. Il ne va y avoir rien que des billets simples. Mais il va en rester des billets à l'entrée. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller les chercher, mais、euh, tu as au mieux d'avoir son billet ça va aller plus vite pour rentrer. En terminant, Jeff? Bien, on, on vous souhaite un très bon Metal Fest. On espère que le monde va venir en grand nombre pour,、euh, pour faire la fête du métal. C'est comme une espèce de p a r t e de Noël, mais métal, mais <rire>、euh, au mois d'octobre.、Euh, c'est un, un happening, c'est un, un comme une institution, si on veut, parce que ça fait 12 ans qu'on fait ça. Ça f Il t q u i n'y a pas beaucoup de festivals、euh, que ça fait 12 ans qui, qui, qui, qui durent de même, puis qui, qui, qui, qui, d'un année à l'autre, i s t toujours soit en progression ou bien qui. qui Il ne diminue pas. Il se maintient. Il se maintient, oui, je pourrais dire ça. Pis,、euh, on... il, va, il va en avoir pour tous les goûts. Emmenez-vous、euh, des bouchons si vous, êtes,、euh, si vous avez du mal aux oreilles d'avance. Si,、ah, vous... si vous êtes plein d'acouphènes comme moi. Oui, b e n sûr, on va. <rire> mais、euh, ça, nous, ça va vous rester jeune pour les plus vieux. <rire> et pour Les plus jeunes, vous allez vous amuser en masse.、Euh, il va y avoir toutes sortes de, de vendeurs, de, de, de, de CD, de. De trucs et de gilets, tu sais, c'est comme, comme un gros party.、Hein. Merci beaucoup encore une fois, Jeff. Bon, ben, je te remercie, et、euh, on se voit au Metal Fest.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 Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas sauté? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89, o、oh. Le groupe instigateur Du mouvement black metal Venom avec Countess Battery. s e s t tiré de leur album Black Metal, immense classique paru en 1982. Juste avant ça, on a entendu Metallica avec Motor Breath. Et ça, s e s t tiré d'un des albums les plus révolutionnaires de l'histoire du rock, Kill Em All. Leur premier disque qui est paru en 1983. Et au début du bloc, on a entendu Merciful Fate avec Evil, la pièce qui ouvre leur très bon premier disque, Melissa, qui lui aussi est paru en 1983.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 Dans le prochain bloc, on va entendre Slayer parlant de controverses. On va aussi entendre Exodus. Mais tout de suite, on va écouter le, le groupe qui a vraiment,、euh, je dirais, le plus influencé l'instigateur de ce qui est devenu le thrash metal. Je parle de Motorhead. Vous êtes à l'antenne de la radio, e n plus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai Rocket du Metal à t r o i s r e v i r e s C'est fou! So. Exactly. l e s é v e n t e u r s du mouvement du genre speed metal et du mouvement thrash,、euh, Exodus de San Francisco. On vient d'entendre Lesson in Violence, s t la version spectacle qu'on retrouve sur un album qui est paru à la fin des années 90,、euh, peu de temps Avant le décès、euh, du chanteur、euh, du groupe, Paul Baloff. Mais à l'origine, cette pièce était tirée,、euh, de, est tirée、euh, du premier album d'Exodus, Bundled by Blood, un véritable classique qui est paru en 1985. Et juste avant Exodus, on a entendu Slayer avec、euh, la pièce Face the Slayer. Et ça, c'est tiré du premier disque du groupe, Show No Mercy de 1983. Et au début du bloc, on a entendu deux pièces de Motorhead tirées de l'album bombe Bomber de 1979. On a entendu Stone Dead Forever. Précédé de Step Down, chanson tirée par.、Euh, chanson tirée. chanson interprétée par le guitariste du groupe Fast Eddie Clark.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 On va rester dans la mouvance thrash et speed metal dans quelques minutes. On va entendre Overkill, on va entendre Testament, on va entendre Machine Head. Mais tout de suite, on y va avec un des gros noms du thrash, Megadeth. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. C'est fou, 89 FM.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 14 au 17 novembre. Les lundis et mardis dès 16 h, le Mondo Resto Bar vous offre le s a u t asiatique pour seulement 10,99$. Pour un souper d'affaires, en couple ou en groupe, dans un décor à couper le souffle, le Mondo Resto Bar, 120 rue des Forges, Centreville, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Pour obtenir jusqu'à 20 de rabais sur son assurance auto avec d e j a r d i n a s s u r a n c e g é n é r a l e il faut avoir une auto et moins de 25 ans.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 「サンデー」 Testament Avec Man Kills Mankind, pièce tirée de leur excellent dernier album Dark Roots of the Earth qui est paru à la fin de cet été. Vraiment très bon. Juste avant ça, on a entendu une autre formation de San Francisco. On a entendu Machine Head. Avec I Am Hell, sonata in C sharp. Ça nous vient de leur dernier disque, Onto the Locust f a n t a s t i q u e Album, qui est paru il y a un an à l'automne 2011. On a aussi entendu les New Yorkais de Overkill avec la pièce titre de leur avant-dernier album, Ironbound, de 2010. Et au début du bloc, on a entendu Megadeth avec Skin of My Teeth, la pièce qui ouvre leur album Countdown to Extinction de 1992.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 d 14 au 17 novembre. GarageGautier.ca. Depuis six ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents b r a s s e r s et brasseries du monde entier.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 Oh, p a la version de spectacle de Lotus Eater qu'on retrouve sur leur très, très bon disque, Véritable Petit Bijou, un album en spectacle intitulé In Live Concert at the Royal Albert Hall qui est paru en 2010. Et juste avant ça, on a entendu Rob Zombie avec Feel Sonam, ça nous vient de l'album de Sinister Urge. Et au début du bloc, on a entendu la Texas Hippie Coalition avec Turn It Up, c'est tiré de leur nouvel album Peacemaker qui est paru il y a quelques semaines.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 On va aussi entendre、euh, une formation qui est en spectacle ce soir Anonymous. Mais d'abord, on va l'entendre Anonymous plutôt avec mon oncle Serge. Tout de suite, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. C'est fou, 89.1 FM. Papillot, papillot! Moi, il y a des gens que je n'aime pas, sont-ils des faits, q o i que ce soit? オーケー What's t e fuck? We're not g o i to play s we're g o i n o play the r I'm not going to play the r o c I'm g i n g to play the rock. I'm going to p a y the rock. I'm going to play the rock. I'm going to play the c k i t play t h rock. I'm o i n o p l e r o I'm going to a y the rock. o i n g to a y the r o I'm going to play the r c k I'm o i n g to play the rock. b もうちょ s p o u て q u o、hey, i We all don't aime s é b a s t e n on a t r v i l y ait e s p i c a s q u s d e m m e s de merde, d s a y o u t s on peut d é l e c t r avec des gants de rubis, ça f a t a l m a i des gourous nantes, b e f une gang de f o u t s e t l i l l e r y'a un gars s é b a s t i n on est q u n d j'ai un p'tit うもう一回戦は、もう一回戦は、も もう o つは。 C'est Massé! Benoît! C'est Massé! Benoît! On l'aime pas! C'est Massé, Benoît! C'est、oh! Massé, Benoît! Ah,、oh, ben c'était très bon, hein? Visite b o u b l o c a l e c a ton site d'achat groupé en Mauricie et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. b o u b l o c a l e créé par des étudiants qui vous ressemblent.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 1 o u s s i e t n t en d e t r a h e p l i n g e s a n s e c f l a i d o c a n c i e n n e m e n t musique d'Aniel Côté, Lapis Rock, Le Metal Punk et aux 3 m f c o m au, au prix de 35$ pour un soir ou 60$ pour les 2 soirs. Quantité limitée. c d c o m p i l a t i o n d o u b l e r e m i s gratuitement l'entrée. Gracieuseté de g a l l y Records.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a n g ハハハハ Voilà, avec la version spectacle de Tornado Gondro u sur leur dernier album en spectacle, w a r r i o r s of Ice. Paru au début de l'été 2011 et qui met en vedette le guitariste、euh, virtuose t r i b u v i e n Dan Mongrain. Et juste avant ça, on a entendu Anonymous avec、euh, l'autodestruction, pièce tirée de leur disque d é m o n i u m de 2002. Et au début du bloc, on a entendu encore une fois Anonymous, mais cette fois-là avec Mononc-Serge pour le morceau Sébastien Benoît. C'est tiré du premier album que les deux enregistrent ensemble, L'Académie du Massacre, qui est sorti en 2003.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 Dans le prochain bloc, on va entendre trois formations qui seront en spectacle demain soir, samedi, à la b â t i s s e Industrielle. On va entendre les Brésiliens Crazy On, on va entendre Malakesh, mais tout de suite, on écoute les Grecs de Septic Flesh, The Vampire from Nazareth. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.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 Alex from Chrisian and y o u r e listening to Rock Classic on CFOU 89.1 FM. Chris Young avec le morceau Blood of Lions qu'on retrouve sur leur dernier très bon disque The Great Execution qui est paru au début de l'année 2011. Juste avant ça, on a entendu les Israéliens de Melekesh avec Mystics of the Pillar. C'est tiré de leur dernier disque studio t h e e p i g e n e s i s qui est paru à l'automne 2010. Et au début du b l o c on a entendu les Grecs de Septic Flesh avec The Vampire from Nazareth, la pièce qui ouvre leur dernier très bon disque The Great Mass qui est paru Au printemps 2011. Je vous rappelle que ces trois formations seront en spectacle en fin de semaine dans le cadre du Metal Fest. En fait, ces trois formations seront sur scène demain samedi. Et,、euh Ah, ben, fille, je vous soumets à la f ê t ce soir, ce vendredi, en grande vedette, ce sera Gorgot, précédé de b a r f il y aura c e p h a l i c Carnage, Anonymous, Unexpect,、euh, Symbolic et, et Trollheim,、euh, qui viennent d'ici même, Trois-Rivières.、Euh, demain soir,、euh, en vedette, c'est Cataclysm, précédé de Septic Flesh, c h r i s i o n e XDO, e m e l a k e s h Inquisition, qui eux viennent de Colombie,、euh, Blinded by Faith de Québec et Eternam, qui v a ouvrir、euh, le tout. Donc,、euh, très bonne fin de semaine pour les amateurs de métal extrême à la bâtisse industrielle. C'est vraiment l'événement métal de l'année. Parmi les concerts à venir, les autres concerts à venir qui pourraient vous intéresser, eh bien, il y a Rush qui sera au Centre b e l l jeudi prochain, le, le 18 octobre. Vendredi 19,、euh, encore là pour les amateurs de métal, Insurrection、euh, seront au Rock. Fait le stage euh, avec euh, les formations FTME, e x c e l l e n t、m I, <rire> euh, hommage à SOD.、Euh, il y aura aussi、euh, Chariots of the Gods et Hellborn,、euh, c'est、euh, 8 les billets,、euh, les portes ouvrent à 19h et u r e e s c'est pour tous. Black Label Society et Protest the h e r o s seront au m é t r o p o l i s le samedi 20 octobre et finalement. Epica et Hailstorm seront au Métropolis le mardi 30 octobre avec trois autres groupes. Et ça, c'est une présentation de BCI. 16h56, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi en terminant. Je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fidzbé, l'historien de CIFOU, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission album classique juste avant la mienne, les vendredis à 10h et l'examen final avec Maxime Tanguay, les lundis en direct à 13h. Je voudrais aussi remercier.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 Avec mes amis, le Dr. p e n r a g o n et Sinistros e pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, à Rack c l a s s i q u e je vais vous présenter le traditionnel 3 pour 1 Rack c l a s s i q u e puisqu'on sera le troisième vendredi du mois, c'est-à-dire que je vais vous présenter uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Euh, je vais vous présenter,、euh, entre autres, le, le tout nouveau coffret des Beatles、euh, consacré au film Magical Mystery Tour. Ça vient juste de sortir.、Euh, je vais vous présenter une f a c e complète、euh, d'un album v é n l e classique du rock progressif européen, soit Hoodoo Man de Birth Control. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe allemand du nom de Night Sun, donc du kraut rock. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous.